Mon cœur ennai, tu es tonne sang, dans ce tout quand lui prête mon cœur peur éclat, enchérir en âme que créa la femme, dans ma destinée enfin tu apparaît, tu es ma Pour ma dorée gar février l'arme de joie à travers toi vivons un rêve un espoir peut-être es juste un soir dans tes bras je vais pouvoir enfin me reposer laisse-moi du courage si un jour tu pars à présent je sais je ne dis pas jamais tu es ma seigneurta Señorita nah.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 Surprise! Got a feeling lost for treasure Me lance, je m'en fiche de ce que les gens pensent. C'est regarde, ton me lance. Désormais, je m'en fous. Et j'avance, tant pis si cela t'offense. Ton avis n'a pas de sens. Aujourd'hui, je m'en fous. Je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous. fous. Laisse-moi va faire un tour. J'entends tant plus je fais le tour. Je m'en fous, je m'en fous, bossu. Laisse-moi va faire un tour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 Je ne retourne pas ma veste, que tu partes ou tu restes, finalement je m'en fous. Je m'en fous, j'm'en fous, je j'm m'en fous. Laisse-moi va faire un tour. J'entends t'en plus je fais le saut Je m'en fous, j'm'en fous, je j'm m'en fous. Laisse-moi va faire un tour. Pourquoi tu me tournes le dos. Je m'en fous. Vers un tour, j'entends plus, je veux sour. Je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous. Laisse-moi va faire un tour. Pourquoi tu me tournes tour Laisse-moi faire mes affaires, je laisse vers des efforts qui t'as tout en l'air. Ouais au fond, je m'en fous, y en a à faire, raison, oui, je t'en. Moi je préfère me taire. Ouais au fond, je m'en fous. fan de parfum et de soins, en ce moment moins 15% sur tous les coffrets Planète Parfum, fan de beauté, aussi sur planeteparfum.com Avec Big Mat construire ou rénover par tous les temps Énergie presque 6h, bonjour Bonjour On oh, espère toi bien ce matin et Fifou, c'est vendredi C'est vendredi C'est le week-end les gars, c'est le week-end Et elle arrive en courant, telle une folle Voici Tiffany, mesdames ouais et messieurs ouais Bonjour <rire> ça, fait, ça fait quand même 5 balles hein, ça Non, attends. la cagnotte oh, La chie. cagnotte T'as de la chance, j'ai pas encore sorti ma tablette puisque je suis aussi arrivé tout juste hey. C'est pour ça qu'il a pas eu le coq d'ailleurs non plus J'avoue que tu as encore ton sac à dos, le oui. <rire> Les ah lumières oui. sont même pas encore allumées. C'est vrai, il faut allumer ici ah, attends deux secondes. Oh voilà. On ce 16 novembre. Je vous confirme un truc les gars. Je ne me ferai jamais à cet horaire. <rire> ah c'est pas mal non Chaque bien. matin est une souffrance, est un truc de fou. Je vous jure, je fais sonner mon réveil pendant une demi-heure, je sais pas qui fait ça, ma femme moi. devient dingue. Ah ouais moi. Parfois ah ouais, juste, tout, juste tout juste tout juste sur mon nez, je Voilà, faut y aller parce que sinon ça Tu seras pas. Euh, tout le monde est là, il y a Frisco, comment ça va mon Frisco Bonjour tout le monde, ça va très bien, écoute, euh, tout va bien. Ah oh, bah merde, il y Jerem, bonjour. Bonjour. Bonjour, il y Aurélie de la rédac. Bonjour. Mais oui, il y a Tiffany. Bah ouais, bonjour. Euh, et la météo pour aujourd'hui, c'est <rire> d'autre quoi Aurélie Eh bien aujourd'hui, le temps sera généralement sec, on aura euh, des nuages, un risque de brouillard quand même ce matin, soyez prudent sur la route. Côté température, entre 6 et 11 degrés. Ah bah Chouchou, je te le confirme, c'est plus un risque, c'est du brouillard. Hein. Ah t' Ah ouais. Oh ah ouais, là aussi. là, et puis euh, et puis bien. Et ah, je vous jure, ah, moi je vois le stade de chez moi. Et d'un ce coup, hier soir chez, il suis... y a plus de stade. Il <rire> y a plus de lumière, ils ont tout annulé ou quoi, ils ont fermé et, la boutique. Et ah, ils sont moi, il y a... les grosses bouboules à côté. <rire> c'est un défou quoi, le brouillard de dingue mais tu es pas rien quoi. Non, moi hier soir, je regardais le match, dit il y a un problème avec la télévision ou quoi. <rire> non, moi ma mère pendant une demi-heure, elle m'a fait "Et les fumigènes, ils ont pas envie de les arrêter <rire> Et c'est vrai qu'on ne voyait plus grand-chose Enfin, il n'y a plus le ballon C'est fini comment cette histoire d'ailleurs tiens Il y a 2-0 2-0 Ils ont galéré Si j'ai regardé la première mi-temps C'est Michmich qui a marqué deux goals Ça a dû... Ah ouais Ah bah, Batshuahoui Batshuahoui Batshuahoui Je l'ai vu le premier, il était content Après, non, je suis passé autre chose Il était content Heureusement qu'il n'est pas nommé au Energy Music Awards Nikos aurait du mal à dire son nom Batshuahoui Batshuahoui Batshuahoui Mais Jagger <rires> <rires> tu mélanges tout tu voici George les et on fait quoi après j'ai j'ai encore rien moi le gars si on va euh, on va parler notre soirée ah bien go on see you later got hit the road got hit the road the sun and change in the atmosphere i can i can get you still in time flies by and Hello and green, stick around and you see what I mean There's a mountain top that I'm dreaming of If you need me, you know where I'll be I'll be riding shotgun underneath the heart sound Feeling like a someone I'll be riding shotgun underneath the heart sound Feeling like a someone South of the equator navigated Gotta hit the road Gotta hit the road Deep sea diving round the clock Bikini buttons like a toast I could get used to this Time flies by in the yellow and green Skip around and you'll see what I mean There's a mountain top that i'm dreaming of if you, you knew where i'll be i'll be riding shotgun underneath the hood son feeling like someone i'll be riding shotgun underneath the hood son feeling like someone i'll be riding shotgun underneath the hood son feeling like someone Like shotgun And I'm beneath the heart awesome, Feeling like a song. 10h04 sur Énergie pour éveiller avec nous, c'est vendredi, c'est le week-end qui démarre, on le démarre ensemble ah oh, C'est chouette le vendredi, c'est ma journée préférée de la semaine, je vous le dis Je crois de tout le monde ouais. <rire> Ça fait l'unanimité Oui, en plus il y a PE tout à l'heure Oh, chouette, ça va être chouette ouais, uh, Benny Blanco qui va arriver dans un instant avec Ashley Ralid, on va parler de notre soirée, tiens les copains Notre soirée mais en trois mots Souvenez-vous, à l'époque on faisait notre week-end en trois mots ouais. euh, le lundi Et bien on va parler de notre soirée en trois mots. ouais, ouais okay. Tout simplement, vous nous décrivez votre soirée d'hier en, en trois mots. Tiffany, ça va être pâture, caisse, pâture. <rire> <rire> C'est bon, bon, on déménage demain. Donc là maintenant, les caisses, elles sont faites. C'est confirmé Ouais, bah wow. oui. Ah ouais, non, enfin, ça va m'enlever une épine du pied, mon gars ah, les habitants de Monts sont contents que tu t'en ailles, il est content <rire> Et Ça y est, ton, ton homme, il peut plus faire marche arrière, hein, maintenant Ah non, là, maintenant, c'est fini, il est pied, point lié quoi il s'engage Tu sais que <rire> j'ai vu que qu'Élio Dirupo va faire une conférence de presse pour annoncer <rire> que le doudou se déplace à demain, hein. Tu as ah, ouais. la fête pour fêter que tu fannies. <rire> <se bat. rire> ouais. C'est les festivités du doudou, ça commence demain euh... Ah terrible, c'est vrai Non non, je déconne, c'était ah, okay. juste pour Pendant euh... <rire> <rire> euh... c'était une vannes un peu pourrie mais <rire> Ah et tu mets tu apprends tout ça avec au bureau. Eh doudou demain. Et <rire> <rire> eh, je l'ai entendu sur énergie hein. <rire> c'est ça. Et je êtes... de Tiffany en plus. <rire> Allez Tiffany, ta soirée en trois mots. Euh euh... télé. Mais tu dis que c'était bon donc on s'est dit que tu avais les trois mots Ah ben non, non, je ne <rire> savais pas encore. Réfléchis, la ouais. pauvre elle est arrivée, est même pas. C'est énergie ici hein. Ouais. Ah tu oui. tu ah. Tiffany. J'ai vu de la lumière, je suis rentré. Frisco. Alors foot évidemment, j'ai regardé Diable Rouge, tajine mmh. et mmh. appart. Et à appart. J'ai ouais. qu j'étais visite dans un appart. Ah, et il est ah. top. Du coup euh, ah. voilà. Et ah ouais, tajine à quoi une boulette. Mmh. Oh, ma, maman, euh, ma maman est marocaine, du coup, euh, tu vois. Mmh. Mais mmh. sa maman, et je tiens à le dire, hein, je, Rachida, je vous embrasse, vous êtes formidable en cuisine. Mais d'où tu la tutoies Oui, on tu se tutoie, euh, Rachida. Ça. Euh... <rire> non, mais là, elle cuisine merveilleusement bien, sa maman, vraiment. Pour son anniversaire, elle avait c'était euh, du pain de viande. Si c'est toi, c'est un truc assez simple. Ouais, mais parfois c'est compliqué hein, le pain de viande. Ce pain de viande, Dieu, il est pas sec fait, chez moi. Il te caresse, <rire> il te caresse ton palais, il te laisse un petit. C'est pour ça que tu ah, restes ouais. chez papa et maman aussi longtemps. Non, là je me barre là bientôt. <rire> ouais, ouais, ouais, ouais, Mais je, je suis pas loin, j'en reviens. C'est ce que tu vas rater quoi. Bah, mais non, mais j'ai confiance en ma copine. Elle fait bien mon elle m'a déjà fait deux trois fois manger, j'ai fait ça, c'est bon, on peut chercher encore des appartes. <rire> Validé. Ouais, c'est ça. J'aime ta soirée en trois mots. Foot. Euh, bière sursaut sursaut ouais, <rire> ça c'était euh, cette nuit en fait je me suis réveillé en sursaut j'ai par... j'ai mal lu euh, l'heure le... de mon téléphone et je me suis dit oh putain au oh, purée au oh, purée, oh, purée. j'ai sauté dans ma douche je suis arrivé j'étais 5h42 <rire> <rire> je sais pas ce qui lui arrive c'était des mais il est perturbé l'année dernière il arrivait tout le temps en retard le ouais. matin et cette année juste une fois et cette année une fois c'est vrai bon, une... bah, bien un... on est à 1 1 Euh, pour l'instant il y a que nous deux qui vont été en retard. Ouais. Non, mais non. alors ah, oui. Mais si, oui, Oui, c'est vrai. Oui, qu'on le ce matin. Ah mais tiens, c'est vrai, j'ai ma cagnotte. 5 euh, 50. Ah. <rires> <rires> mais c'est formidable cette année, il est perturbé, il arrive en avance. Avant tout le monde, il était juste. là avant, il était le premier ce matin. Ah ouais, ouais. oui, oui, je suis décalé. Puis je sais pas ce qui se passe. Je suis arrivé dans le parking, j'ai vu sa voiture, j'ai fait oh. oh Et <rires> alors ici ou quoi J'ai <rires> été la même réaction quand je l'ai vu passer le pas de la porte, je fais oh. <rires> Tifali, oui bah, euh, tu Oui, ben euh télé. Enfin foot euh, et alors euh, démon démontage. Dé ah tu t'es fait démonter Non, j'ai démonté. Oh Tiens, il y ça ah, ah, ah, si, si, si. J'ai démonté ma garde-robe, ce qui n'est pas facile puisque j'ai été toute seule à le faire. Donc euh, donc voilà, démontage. Je crache des sorties naturelles, je l'ai oui. Ah oui. ça des que les pote terminés. Bonsoir, revient comme ça. <rire> Aurélie de la Redec. À ah, moi ça va être euh, Paupière. Euh, Couettes et euh, ronflement tu as mangé des paupiètes Poupières <rire> ah, ah, Tes paupières étaient lourdes ah, ton, lourde. ton, ton mec a ronflé Ah non, à mon c'est moi, avis, moi. <rire> <rire> Je me suis réveillée avec le nez bouché Donc je me suis dit à mon avis j'ai scié du bois toute la nuit Ah ouais mais ça court hein, là maintenant Le sillage de bois non, mais... il, y a, il y a plein de bûcherons qui courent avec nous comme ça. Et les gars on arrive à Noël à Paris. Faut couper les apparets en haut Et toi très vite, ton week-end en trois mots euh, Ton, as ton week -end? Ma soirée en trois ouais. Cuisine, cuisine, euh, cuisine, cuisine When I was gone i fell in love, with used to old hands, man, that was enough yeah. Then we grew up, started to touch she's a to kissing underneath the light on the back of the bus Oh no, your daddy didn't like me much And you didn't believe me when I see you with a wall Every day, she find a way out of the window to sneak out late She used to meet me all night in the city with a sun on set And every day you know that we ride through the back streets of a blue Corvette You know I just wanna leave tonight We can go anywhere When you wanna drive down to the coast Jump in the sea Let's take my hand and come with me yeah. We can do anything If you wanna mind to it you Take your whole life Then you put the line through it My love is yours If you're willing to take it Give me a heart Cause I'm gonna break it So come away today Starting to like together in a different place We know that love is how these ideas came to be So baby, run out What do 17 and we got a dream I have a family, a house, and everything in between And then uh, suddenly, we're 10-23 And now we got pressure for taking the love more seriously We got a dead end job and got bills to pay have Our friends and our enemies And now uh, I'm thinking back to when I was young Back to the day when I was falling in love He used to meet me on the east side In the city where the sun knows that And every day you know where we ride Through the back streets in a blue corner Baby, you know I just wanna leave tonight We can go anywhere, we won't drive down to the coast Jump in the sea, just take my hand and come with me Singin' We can do anything if we put our mind to it. Take your old life when you put a line through it my love is yours if you're willing to take it Give me your heart cause I ain't gonna break it So come away, it's to take Start a new life together in a different place know the i want these ideas, came to be just a baby away now, away now away now, away now away now, away now He used me on the east side me used to meet me on the east side He me on the east side She's a-me-me-on-a-i-sang City with a-sang-no-sang Joe Black Dans un instant Avec Bambi Et Jayanang Ça sera équilibré Qu'on va écouter sur Énergie Salut c'est Maître games hey. Deignez vos invitations Pour le concert Énergie De Maître games C'est très important Très important, le concert de Maître Yim à la Rocale au Luxembourg. On va vous offrir vos deux invitations. C'est la dernière chance aujourd'hui puisque c'est un concours qui a lieu jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à ah aujourd'hui. Euh, et ça sera d'ailleurs chez Rallye des Wendy tout à l'heure. Oui. Chez Rallye des Wendy. Et qui risque d'y avoir un coup de téléphone. Qu'est-ce qui si je, je sais pas. pas. Je, je, je répète tout ce que tu dis. C'est l'or 20h tout à l'heure. Je pense 20 que c'est là peu. que ça va se passer un petit coup de fil. Euh, c'est avec la phrase énergie, évidemment. Il faut la retenir. Prêt à ouvrir des guillemets. à ouais. oh, Tiffany, elle les guillemets je veux aller au concert de maître Gims avec énergie voilà, ça c'est la phrase énergie vous la retenez bien on vous appelle à n'importe quel moment de la journée ouais. vous la répéter et vous repartez donc avec vos deux invitations euh, ça se passe le 24 novembre c'est c'est bientôt ça du non si c'est euh... ah, semaine hein. voilà on Ah c'est week-end prochain Ouais Ah mais c'est génial ça euh, bah, <rire> Voilà Mets-toi en concert oh, Avec Énergie euh, Phrase Énergie Inscription Énergie.be Et l'application Énergie Belgique Voilà, voilà. Vous éc... pouvez nous écouter En même temps Et tout c'est génial Exactement Vous écoutez Énergie Toute la journée On vous rappelle Et tiens en parlant d'écouter J'ai écouté Énergie en DAB ce matin Je suis venu euh, ah. avec le DAB Carrément là, c'est Non, c'est vrai, ça fonctionne déjà Ouais ils en ont parlé au JT et tout. Ouais, savais pas que c'était direct là. Certaines voitures sont déjà programmées et équipées pour ça. c'est la classe, on il y a plus de Et c'est du super bon son. génial, tu génial. Et la voix de Richard, elle est Dans la voiture. Bonjour. Bien aujourd'hui, je peux le l'avoir en plus. Que Blake Bambi et qui arrive sur énergie sur énergie on vous joue hit préférés sont s'arrêtés dans la playlist énergie chaque jour à 9h et à 20h c'est vous qui programmez vous qui décidez vous choisissez les hits de votre radio préférée les hit énergie c'est vous qui les choisissez créer maintenant votre sélection musicale gratuitement sur énergie. la playlist énergie inspiré par vous Auto-yoga avec Corona Direct Assurance Direct. Posez l'index sur votre tempe Et tapotez-la trois fois Voilà, c'est la posture Eh, hey, faudrait être dingue pour continuer à payer si cher mon assurance auto et oui, si vous conduisez moins de 25000 km par an, vous pouvez économiser jusqu'à 50% grâce à l'assurance auto au kilomètre. Pour plus d'infos et calculer votre bénéfice, rendez-vous sur coronadirect.be. Corona direct assurance. Directement assuré, directement rassuré. Direct. Peugeot présente le Winter Drive. Attendre que ce soit chaud. Attendre parce que c'est chaud bon moment une envie de peuugeot ça n'attend pas pendant le peuugeot winter drive découvrez nos véhicules hyper équipés disponibles immédiatement et bénéficier de conditions exceptionnelles sur toute à gamme comme par exemple davantage allant jusqu'à 8300 euros sur la 3008 tech édition week-end porte c'est 17 et 18 novembre rendez-vous vite sur peugeot point b à condition macro flash infos de la boîte de thon au king crab, du petit anchois au turbo de 3 kg en direct de la mer ou de notre incroyable gamme de surgelés, Macro, c'est aussi le plus grand marché au poissons. Alors, professionnel ou particulier, avec ou sans numéro de TVA, demandez votre carte sur bienvenuschezmacro.be Macro, vous avez tout d'un pro. Jusque samedi, chez Macro, la deuxième paire de chaussures est à moins 70%. Pour tous, attention, l'envie d'une nouvelle cuisine égo peut vous jouer des tours. Oh là là, quelle circulation. On va encore être en retard. Maman, j'ai faim. Un peu de patience, mon chéri. J'ai mis le poulet à retirer dans la boîte à gants. L'envie d'une nouvelle cuisine ne vous quitte plus. Ego prolonge ses conditions d'automne. Montage gratuit de votre cuisine et un électro au choix offert. Ego. La cuisine de ma vous Parfois, on n'a rien compris et parfois, on a tout compris. Comme avec l'offre tout compris de Base. Pour 37 euros par mois, vous avez 12 gigas de data, les appels illimités et un Samsung Galaxy A7 à 1 euro. Profitez-en vite. Infos et conditions sur base.be. Base. Avec l'équilibre et dans un instant, nous allons faire l'enchère, nous allons jouer à ce jeu, c'est génial, j'adore. L'enchère, en fait, c'est simple, c'est on euh, entre nous, on oui, fait ça. ça. Oui. Et par exemple, je vous demande, est-ce que vous pouvez me donner euh, ce qu'on peut mettre dans un ordinateur Ou ce qu'on peut faire, par exemple, avec un ordinateur Et je vous demande combien vous pouvez m'en donner, je sais pas moi. Alors, cinq choses à faire. Cinq choses à faire, ouais. Et l'autre sur enchéri ou pas. Ah. voilà Genre, chanteur français, douze euh, Euh, 14 Et à un moment donné, tu vas-y, et tout ça en 20 secondes, hein, attention. Donc, ne faut pas trop s'enflammer genre 50 Vas-y, je t'en 20 secondes, <rire> fais-toi plaisir. On joue à ça juste après que Black. Euh, et voici un petit point sur les routes, Aurélie. J'en connais qui peuvent témoigner, un camion est en panne sur euh, le 19 à hauteur euh, de Feului en direction de Bruxelles. Mais... Ouais. Mais... La euh. bonne nouvelle, c'est que ça vient juste d'être libéré. Ah, ah. C'est pas moi, hein, que lui hein. Il savait que Frisco et Etif allaient euh, passer est, pas. par là. <rire> ah ouais. Sinon, il y, y a un véhicule qui est vraiment en panne, là, euh, sur, euh, dans l'échangeur, entre la Nationale 97 avec le 400 à hauteur d'Hachène en direction de Bruxelles. La chaussée est partiellement bloquée, soyez prudents. Et puis, euh, évidemment, au sud du pays, ça coince déjà hein, à hauteur de sterpeniche euh, Comptez une vingtaine de minutes supplémentaires. Whisper detection da bad girl waited anyway made them make the man dance que de maba daba bambe wage mede ke i black and joined at the club sure. The one in the last girl fit one by the decade Light up the oak and drink some rum Link up the girl, get some fun And we make the girl, them give him an run the play, Gigi's stand-down On is who, là? For a pair of faces, we don't try to play, no On is who, là? We don't get the best, we don't try to play, no Hallelujah Uh-huh <laughs> uh, -huh. uh, -huh. uh -huh. Oh, boys they moved, they be free. No beginning today, they be free. I can't no joy of the day, they be free. Oh, got us strong by the queen, they be free. Ha ha. They be free. Ha ha. They be free. Ha ha. They be free. Ha ha. They be free. Da bad jal wake it, they be free. Lemme take jal turn freak it, they be free. Lemme make it one for the day, they be free. Got them fire like the city, they be free. logo, on est le les reins ce soir, c'est la street. Dans le carré VIP, negues, Qui on voit la pomme de pomme, c'est la, bombe, la Ce soir, c'est de la balle, de balle, est ouais. On est où là Pour une paire de fesses, on traîne pas les nœuds. On est où là Mon encaisse le pèse on traîne pas les nœuds. Alléluia. Oh loulou mm -mm. Eh on jour de la paix They make the girl turn freaky. Regulibre. Them have a wine for the Dickey. them pile like the city. Ah. See me in the club, they a girl, me a fuck. Talk them a talk, but my dogs, them's chop. That one day wicked, somebody have a drop. Open the door when the guns them a knock. Non, c'est pas beau bon, je pas pas prendre mon <rire> médicament <rire> pas bon Il est donc quand on son médicament, il l'a recraché <rire> Oui, je te jure qu'il l'a recraché <rire> J'ai dit Ah, oh, incroyable dis donc, mais, oui, mais il est déjà mouillé allez, maintenant C'est quoi, vas-y, allez, prends-le ah, oh, non, prends non, non, non, mais il y a des choses qui sont plus importantes non, que un, ça On me dira un petit peu oh. Allez, vas-y Allez, Et papi oh. Allez, papi, on boit de la petite eau dis, hey. Et Mais t'as une belle descente, toi, avec de l'eau <rire> C'est sûr que c'est de l'eau dans la bouteille, là Il n'y arrive pas Mais t'es sérieux Tu arrives pas à prendre ton médoc Moi, quand le cachet, Bah pendant que j'arrive pas à l'avaler. Ouais mais ça c'est normal. Non mais non, Mais c'est un truc comme ça. Mais arrive-va. Euh, mets-le. dans le fond de ta gorge, mets -le ouais. dans le fond de ta gorge. Je <rire> vous rappelle mais... qu'on parle de médicaments. On ouais. est de débarquer. Ça ah, vient de vider une bouteille d'un litre et demi, quand même. Ouais. Ouais. Marco, Mets-le au fond de ta gorge et puis tu euh, te pas non, le choix d'aller de descendre dans le Mais c'est quoi ça Ah, on est d'accord. Mais franchement, non. 50 C'est <rire> la taille d'un tampon montre, oh, <rire> montre, ah. montre, montre, montre On fait ouais, des ça, radios pardon, est <rire> Il est gros, il est gros Et toute la, tu sais le truc qui est au-dessus La plastique là, là. Le ouais, le plastique, il euh... Donc il pouvait pas glisser chef Donc euh, <rire> <rire> voilà, je vais pas m'étouffer tu as raison, allez Vas-y, bref hein, si je... <rire> <rire> non, bah, Ils sont ennuis euh... <rire> Ah ça me dégoûte, je fais genre Bref, pardon, excusez-nous 6h22 sur énergie Bon Réveil, jeunesse Blou Qui va arriver dans un petit instant, nous allons jouer à l'enchère et allez tiens direct on y va avec Tiffany. <rire> et un combat de fille Aurélie. Yeah <rire> allez. Yeah, Tiffany allez. Aurélie. Oui. Alors, vous allez me dire et on démarre avec toi Aurélie. Oui. En combien de langues tu peux me dire je t'aime Ah, j'aime bien ça. 4. 4 en 20 secondes, hein, je rappelle attention. Tiffany 5. <rire> Mmh. J'ai hâte d'entendre ouais, Moi aussi <rire> Oh vas-y Attends t'as dit combien 5 5 en 20 secondes N'oublie pas ça 20, et 20 secondes toi. Et tu dois nous dire Donc je t'aime Dans euh, un maximum De langues différentes Tu me permets de secondes Attends elle réfléchit C'est la triche ouais, <rire> Allez, oh. Pardon I love you Ich liebe dich Je t'aime Ichaoudvanie N en... Oh À la honte, si à la honte, franchement c'est nul, tu es nul. Tu es nul. Ça fait que 4. Ma Kebella Mais non. À la honte, tu nous éloges. Ah Et toi T'es qui est rose T'es qui est rose Mais, Mais pourquoi oui, t'as oui. pas dit yeah. plus Mais alors Il y a Senis et Viorum C'est en turc En turc exactement Tellement, je t'aime Je pense à toi T'es bon Enbrik Enbrik Enbrik Je pense ah, que ça un... un... en, en, en en arabe. En arabe. Je jure c'est pas un prénom. Emric vient ici. Emric dans le vent. Oh, nul, elle eh, nul nul nul. <rire> là -là. nul. Oh, so ah, elle arrive à 4, elle bug. vous avez euh, entendu la dernière vanne Elle a fait une vanne de merde. D'ailleurs que... ça c'est 2 euros. ça. 2 €. Oui, et 2 euros pour toi aussi. Ah, pour, toi ah, pour le mot caca. Mais en version plus euh... <rire> ah, ça sort okay. tout seul. Je vais quand même relever la blague tiffany qu'elle a fait. Elle a fait Emric dans le ventre. Oh Combien ben dit on est d'accord. Hop là, on monte à 5. Et j'ai rien fait rien. Et vous savez quoi On va vous expliquer ce que c'est que la cagnotte tout à l'heure parce que ça fait déjà aujourd'hui on a on on l'a rempli aujourd'hui hein. est 6h25 quand même. Non mais vraiment on va vous expliquer à quoi con consiste cette cagnotte. On sait même pas encore mais voilà. Euh Jérôme, ben tu es Jérôme Frisco voilà, on a fait la bataille de filles, bataille des mecs. Combien vous pouvez me donner, et c'est Jérôme qui qui commence, <rire> combien vous pouvez me donner de couleurs 7. 20 euh, ouais. secondes. 9 ouais. Attention, attends, attends, attends. J'ai oublié de préciser, mais commence pas à me faire genre euh, clair et foncé. Hein. Ok, vas-y. 9 Euh, rouge, bleu, jaune, orange, vert, euh, violet, euh, turquoise, euh, magenta, euh, pourpre. Et j'en ai neuf et je peux te encore euh, gris si tu veux euh, oh, là, là, là. voilà je peux te dire euh, gris d'une couleur ben oui, oui, même j'en ai neuf mais 10 gris je peux te dire voilà Bien joué C'est pas mal c'est pas euh... mal bravo bravo bravo J'ai cru que tu allais bugger avec le stress euh... <rire> Et non même pas Et non 625 <rire> voici Jonas Blue sur énergie bienvenue Doing a kiki, keep us out, can't hold us down anymore We're gonna ride, ride, ride, ride so we fall When we hit the keep it on keep it on going till we can't go no more. we're gonna console Nintendo Switch dans le 69 sur énergie. Et c'était avec le site game-l'or.com on vous offre la Nintendo Switch les copains, avec le jeu Pokémon Let's Go euh... euh, euh, euh j'ai pas la suite. <rire> <rire> ben, tu vas faire le malin, tu te dis c'est vendredi, je connais le truc par cœur, et eh ben non ouais. à Pokémon Let's Go Pikachu. Pikachu, c'est ça, bah, en plus facile. Et il y a le film, je sais pas si vu qui va sortir Pokémon. Ouais, euh, j'ai vu la bande annonce. Et eh bah, eh, je vous jure, ouais, j'aime ouais, pas les, les Pokémon, ça a l'air sympa. Ouf. Térifiant Et à voir en 3D évidemment euh, Si vous voulez gagner La Nintendo Switch matin Elle est pour vous à 9h On vous appelle les copains Et on vous offre ça C'est la dernière Qui nous reste cette semaine euh, Avec le jeu Avec la Pokéball Aussi qui va bien avec euh, Si vous voulez gagner ça Vous envoyez Nintendo Par SMS au 78 C'est un euro Le message envoyé reçu Ça fait une semaine Qu'on vous l'offre Et elle sort aujourd'hui euh, le, le jeu le jeu là, ouais, ouais, ouais, ouais. Bah, Il sort aujourd'hui Faites-vous plaisir Nintendo au 78 Bonne chance house to the west and wonders burning all these eyes tell me should we go somewhere high together now till the eastern colors love is in the covers I we ride to the north and to the south de trop pneus Bon, je recommence. Quand on veut, on pneu. Ça va, le message est passé Contrôlez vos pneus et pas qu'un pneu. Plus d'infos sur contrôlezvopneus.be 6h31 sur énergie Vita Slimane à suivre. On ensemble, c'est le mot gagnant qui arrive. En 20 secondes, à mot en commun. Avant ça, voici un point sur la météo pour aujourd'hui. Le temps sera généralement sec aujourd'hui, on aura quelques nuages, des éclairs. Si attention au brouillard ouais. aussi ce matin, côté température, entre 6 et 11 degrés. alors bon brouillard, hein. soyez prudent sur la route les la qualité de ce vendredi 16 novembre, c'est avec Aurélia dans Bonjour Aurélie. Bonjour Marco, bonjour à tous. Les Belges vont manifester contre la hausse de prix des carburants. Les appels à la mobilisation se sont multipliés ces derniers jours sur les réseaux sociaux. Plusieurs actions de blocage sont prévues aujourd'hui dans tout le pays. Des ronds-points seront bloqués à Charleroi, Arlon et Oualcourt. Des dépôts de carburants seront aussi bloqués à Bruxelles et Feluie. Ces actions font suite au mouvement des gilets jaunes lancés en France demain. D'ailleurs, tout le territoire français sera paralysé. En parlant d'actions, il y On aura dans plusieurs secteurs, entre le 10 et le 14 décembre, contre la réforme des pensions. Les syndicats n'excluent pas des grèves. Ce qui bloque pour eux, c'est la problématique des fins de carrière. La semaine dernière, la concertation sociale entre syndicats et employeurs n'a pas abouti à propos des métiers pénibles dans le secteur privé. À ce propos, le gouvernement a décidé de désigner des conciliateurs. Leur mission sera de débloquer les discussions. On passe au sport en football. Les Diables Rouges affrontaient l'Islande. Hier, en Ligue des Nations, le match s'est soldé par une victoire de nos Diables, 2-0. Deux buts que l'on doit à Michi Batshuayi. Dimanche, les Diables jouent en déplacement face à la Suisse. Il s'agit d'une sorte de finale du groupe. Un point suffira aux Belges pour euh, rejoindre le Final Four qui se disputera au mois de juin 2019 au Portugal ou en Italie. Alors, je sais pas si vous avez remarqué hier, mais moi j'ai beaucoup rigolé. Les Islendais, c'est toujours Ferguson, Monsansson. Ça veut dire en fait le fils de... Fonsansson, Valenson, Sanemson. Tu fais mais il n'y a qu'un joueur ou quoi <rire> À un moment donné, il y a un remplacement, je dis « Ah, il va avoir un nouveau !» qui remplace euh, Stevenson en fait, genre si, si, Sigurd, Sigurdson c'est le fils de Sigurd ah mais oui c'est vrai on avait regardé ça c'est ouais. son c'est en islandais c'est ça ça veut dire en fait tous les noms de famille se terminent par son ou euh, les filles c'est un autre diminutif enfin c'est un autre, une autre terminaison pour dire fille de mais qui est la même pour toutes les filles ouais. genre euh, la, ah. la soeur de Sigurdson c'est Sigurd quelque chose tu vois Sigurd fille ou un truc ainsi hey, j y... J y j y je te jure, euh, jure que c'est un truc comme ça j'ai même dit hier, j ils sont fort la famille son quand même <rire> <rire> ah, il y a du monde, hein. Avec Big Mat, construire ou rénover par tous les temps. Un petit café, un jus d'orange pressé, et essaye plutôt le 69 sur énergie. Ça, ça réveille. Ouais. C'est le 6 -9. Ouais, puis on, on, avec, avec le poids qu'on a, on peut être un complément alimentaire aussi, je vous le dis On a, on peut vous en donner, il n'y a pas de soucis euh, Dans un petit instant DJ Snake qui va arriver là chez Vita et Slimane On joue au mot gagnant juste après les copains Je ne sais pas faire J'ai beau mentir, tout me ramène à toi Je ne sais pas faire Quand t'es pas là Je ne sais pas faire J'ai beau sourire quand on parle de toi Je ne sais pas faire Quand t'es pas là Je n'ai plus la paix rien n'a gagné Je n'ai plus de peine plus rien à pleurer Puis c'est déjà trop tout me semble, me semble faux Quand tu es pas là ça ne compte pas Quand tu es pas là toi là où les mots foument les âmes si tu Tu es dieu sans un signe plus rien de nous de je reste digne même si ça fait mal quand tu pas là Je sente ta présence la mienne et le son de ta voix qui traîne je n'ai plus le goût de es pas là Je n'ai plus rien à faire rien à camier je n'ai plus de peine plus rien à pleurer puis c'est déjà trop tout, tout me, me semble tenter. faux Pas là sans compte pas quand t'es pas là toi là où les mots vous fait si tu l'entends ça je ne pardonne quand pas là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 Taki Taki de DJ Steak euh, qui va arriver pour vous sur Énergie en attendant 6h38. Bon réveil à vous, bon vendredi, c'est la dernière de la Merci. semaine. On clôture le, le, le, la semaine et on va démarrer le week-end tous ensemble les fifous. On va jouer avant ça avec Tania, nous allons jouer au mot gagnant. Oui, Tania qui travaille dans une administration communale. Elle a deux filles qui s'appellent Faustine et Victoire. Elle fait de la course à pied depuis deux ans et puis en ce moment, elle regarde La Servante écarlate sur Netflix. Elle aime aussi beaucoup euh, Last Kiss de Pearl Jam. C'est quoi ça en euh, Pearl, Pearl Jam, c'est un groupe de musique et Last Kiss, c'est une autre chanson. <rire> Last kiss, kiss and give you my heart. Non, c'est pas ça. Bonjour Tata Bonjour. Bonjour, bonjour Tania. Est-ce que es, tes copains t'appellent Tata Exactement, oui Eh ben voilà, c'est toutes et les Tania, En fait, j'ai une pote qui s'appelle tanière, c'est Tata Est-ce est qu'on peut être ton copain et t'appeler Tata <rire> Allez-y Ah, ah c'est sympa Sois la bienvenue Tania ce matin dans le 6-9 On va jouer avec toi au mot gagnant oh, Et surtout oh. tenter de t'offrir du cadeau euh, Tu vas pouvoir jouer avec quelqu'un de l'équipe Pendant 20 secondes Tu vas nous donner tous les mots qui te passent par la tête Qui vont démarrer par une lettre Une lettre que je vais te donner là dans un petit instant Oui La personne de l'équipe fera la même chose que toi après Un mot en commun, c'est le mot gagnant Et tu auras mmh. du cadeau tout cade La responsabilité okay. est lourde ce matin Tania, tu as envie de jouer avec qui Il y a Tiffany au standard, il y a Jerem, il y a Frisco il y a Aurélie de la rédac où je peux aussi pourquoi pas une fois le faire oh, On va faire conduire avec une fille hein. Ah, ouais. Tiffany ou Aurélie, euh... de Tiffany, Aurélie, ah, joua... allez, allez, Aurélie de la rédac Tiffany ou Aurélie, Faucine Elle demande la vie à Sassi Aurélie Faucine Aurélie C'est un gros bijou à Faucine Allez Aurélie de la rédac, tu ne dehors On va encore lancer le chrono. 20 euh, 20 secondes, oui, c'est ça. Est-Tiffany, sois pas jalouse. Eh, c'est pas grave. Ouais, ça va, ça va, j'ai compris. Merci Faustine. <rire> <rire> Allez, on y va. Aurélie a quitte le studio. 20 secondes. Euh, Tania, tu vas nous faire la lettre euh, la lettre D D comme D. D. D. D comme, D. D. comme, D. D. comme D. D comme D. Allez, c'est parti oh. 20 secondes. Allô. AD dinosaure, décollage. Départ, doudou, disque, dalle, détail, dormir, vivant, dromadaire, dalmastien, douche, zoo, dragon, diamant, diable, dicté, un doigt, déceint. Mais dis donc, mais Tania, qu'est-ce qui s'est passé Euh... c'est On, on va a tape... fait le jeu avec ma fille hier C'est Tania Larousse en fait c Ah elle fait ah. le jeu hier avec sa fille ah. C'est Tania le petit Robert C'est le petit Robert <rire> <rire> C'est incroyable incroyable Un dictionnaire il y avait... bah, Là il y en a bah, à mon avis Je te cache pas qu'il y a des chances que ça gagne hein. Euh... Mais le Ah bah là, oui là, Bah ça serait ballot sinon non. Allez on y va Aurélie de la rédac Tu peux revenir dans le studio Vous avez pu tout noter ou pas les gars ouais, Évidemment ouais, ouais. que non Évidemment que non Ouais <rire> c'est pas grave si jamais... ah, Non elle les a notés <rire> Si jamais Non euh... elle les a notés Si jamais En fait tu t'étais fait une feuille Avec euh, tout l'alphabet T'étais prête à... Exactement <rire> Et donc elle faisait, so... elle faisait semblant Au tout début Tu vois d'aller les... lentement Et puis elle a fait euh, Bon là je suis après 10 secondes On y va <rire> non, non, non, non, non, non, non. Elle a ouvert le dictionnaire quoi. Ouais, elle, a, elle a fait Il... 80 mots Vas-y <rire> ils J'avais préparé déjà j'ai euh, préparé la copie avant donc c'est bien. Voilà, ah, c'est intelligent. Okay. On y va 20 secondes Aurélie avec la lettre D. C'est parti. D dodo d, doute euh, diamant doigt Bravo. Ouais, c'est bon. C'est oh, ouais. ouais, ouais, ouais, bon. Oui. dit tu en premier. Mais avait déjà dit D en premier du coup. Ah Et mais non, c'était le D non, la lettre. D honnête. Oui, non, c'est oui, la voilà. lettre. La lettre, Diamant. Ouais. Diamant. Oh, ouais, c'est beau. Oh, c'est beau, ouais. Ah, c'est ça, c'est les filles, ça. Ah, ouais. oh, <rire> alors, Voilà, les filles. Diamant, vous êtes... Mais vous êtes notre diamant à nous, les hommes. faut le savoir. Oh, mais trop... c'est vrai. <rire> ouais, vous nous cotez la pognon. Non, mais <rire> dis Derrière, mais oui, c'est vrai. Calme-toi. Oh. Il va se mettre toutes les femmes à dos, lui. Euh... Non, mais c'est vrai, les copains. Derrière chaque grand homme, il y a une grande, grande femme. évidemment et, oui. et ah même oui Ouais, même de... <rire> et lui il regarde Il regarde derrière lui Non oui. c'est pas moi J'avais une vanne Elle était tellement mauvaise Que je l'ai pas faite Et ça <rire> vaut mieux pour tout le monde voilà. me <rire> Et bah Tania On te souhaite une excellente journée Bisous à Faustine Et bravo. bravo Cadeau pour toi On te laisse choisir Alors qu'est-ce qui vous ferait plaisir Une enceinte Bluetooth Des places de ciné Ou la dernière compil énergie Une enceinte Bluetooth Une enceinte Bluetooth Oui. Et eh bien génial En plus tu verras C'est l'enceinte Bluetooth Waterproof du 6.9 euh, Qu'on peut mettre sous la douche Un ouais, petit truc qu'on vend tous Très sympa Ça tu penseras à nous tous les matins Voilà, voilà. Eh ben, Merci beaucoup Tania d'être patiente On souhaite une très belle journée Bisous merci à vous Merci Bisous Bisous bisous, à bisous Voici DJ Snake sur énergie 6h43 oh, oh, oh. Oui oh, oh, oh, oh. oh. C'est vendredi <rire> hey, T'as qui taxi <rire> Báilame como si fuera la última y enséñame ese pasito que no sé un besito bien suavecito bebé Taquita aquí Taquita aquí rumba Woah como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé un besito bien suavecito bebé Taquita aquí Ni de un mesito va aquí, pura plata como nada's aquí, prende los motores acá vas aquí, en ni llegaron los aquí no le pare, el puriso besale de tu trae no trajo pancito pa que llene no trabaja, es que yo me sé lo que ya crees que ya se sabe, cuenta que no quiere pero me tiene pleonaje, el puriso besale de tu trae no trajo pancito pa que llene no trabaja, es que yo me sé lo que ya crees que ya se sabe, cuenta que no quiere pero me tiene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 and teaeasing and squeeze well, my piggy bag is hungry my nigga, you need to beat it and the freaking I don't want beat it and just to let you know this from the feet to it, he said he really want to see me more I said we should have a date prayer at thelimine store I'm kind scary hard to beat I'm not who fishing boy but I'm a boss fish who you gonna leave me yours no class as go still Sobresale de mi traje No trae tantisito Pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé Lo que tú crees Que tú no sabes Dice que no quiere Pero se quiere Comerle el equipaje Báilame como si fuera La última vez Y enséñame ese pasito Que no sé Un besito bien suavecito Bebé Taki-taki Taki-taki rumbo qui avec énergie 6h45, c'est Marshmallow qu'on va écouter dans un petit instant, on va le déguster même. Ouais, on va le mettre chauffer au coin du feu. Ah Ça ça c'est pépite ça, du Marshmallow barbecue. Oh là là là là, j'ai dit oui. Ah d'accord hein. Ah oui oui oui oui oui oui oui Et on embrasse Dom Tom. On embrasse qui Les Dom Tom Tom. J'ai toujours ça euh je à le perce. Bon, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais Et après il fait Et on embrasse le Languedoc je... Marche Mello Qui m'est arrivé Donc dans un tout petit instant Pour vous sur Énergie On va parler de l'émission Qu'on va vous faire en public Ça sera le 30 novembre On va vite y être hein, Je vous le dis C'est pas vendredi euh, prochain C'est dans 15 jours en fait Tu ouais, dis pas de ça, Ouais c'est ça Donc ça va euh... aller très très vite Tout pile 15 jours Tout pile 15 jours Et, et on et... sait qui va venir oh, nous Mais on dit pas La confirmation de, de l'invité Qui va être là Je dis pas qui c'est On peut dire c'est une fille C'est une fille Oh et euh, écoute ça. Oh, Chut. Il faut pas dire et et, et ça aussi. On en mais, dit trop en disent trop. Ouais. Et, Moi j'aurais dit euh, et, elle et, est super jolie. Et, et elle est ouais. super jolie. Et ça aussi. vous cherche un C'est nouveau d'ailleurs qu'elle fera en live. Pas, vous, vous avez trouvé qu'c'était Ouais. Ah inscrivez-vous, ne perdez pas de temps, il reste plus beaucoup de place elle me fait penser un petit peu à Louane et ben surtout lui dit pas ça quand elle vient de... non non non, non <rire> elle a un petit un petit grain de voix comme, comme Louane ouais mais euh... continue à ne pas lui dire ça c'est bien <rire> Léa Passy sera notre invitée le 30 novembre prochain pour l'émission publique les copains allez vous inscrire énergie énergie.be il reste quelques places je vous le dis on vous l'a déjà dit on vous l'a déjà dit N'attendez pas l'artiste Pour vous inscrire Et à chaque fois Il reste moins d'une dizaine De ouais, places ouais, ouais, ouais. On a un quota D'une cinquantaine Plus ou moins Et franchement Je vous garantis Là il reste quoi ouais, Une petite dizaine ouais, Même pas Une petite dizaine Bah voilà Donc ouais. Premier et arrivé premier, premier servi C'est tant pis pour vous Oui et euh... s'il y a trop d'inscrits C'est tirage au sort hein. Donc, ouais. euh... Exactement Et alors après Il y a d'autres dates hein, Les copains hein, Si vous, vous savez pas venir là Le 30 novembre le 20 décembre, on va se faire l'émission Noël. Ouais. Euh, il y aura enfin il y a janvier, il y a tous les mois, tous les la mois. dernière émission euh, du mois, le dernier vendredi du mois, paf public et on fait des choc à pic. On vient juste après sur Energy, on va parler de Giroud et Kylian les joueurs de foot français. Ils vont faire un truc exceptionnel avec leur voix. Ah bon Avec ouais, ouais, les 12 joueurs de foot qui vont faire un truc avec leur voix. Tout à fait normal. Logique. C'est logique. <rire> C'est le 69. Get ready for the next round. Les plus gros hits à la maison. Oh. les plus gros hits en voiture. Les plus gros hits au travail. Énergie. C'est la playlist énergie. Playlist énergie. Hit music only. Hé, hey, nouveau smartphone Ouais mec, histoire de fou. Je suis rentré dans le magasin là et j'ai dit bonjour, je vous donne 10 euros pour ce smartphone de dingue. Et le mec me regarde et il me dit ok. Mais non. Je te jure. Alors je lui donne mon billet de 10. Et alors Il m'a donné le smartphone. Et ça aussi. Ah c'est quoi C'est un euro. En ce moment, avec les abonnements mobiles de Proximus, vous recevez un super smartphone à partir de 9 euros. À vous de choisir. Infos et conditions sur proximus.be Si la terre se réchauffe encore, le niveau des mers va monter. Sérieux On ira en bateau à l'école Wow Oh zut, mes devoirs sont trempés Heureusement, nous n'en arriverons pas là. En choisissant l'énergie verte du soleil et du vent, nous construisons avec Enneco un plus bel avenir jusqu'à 200 euros de réduction sur rénéco cette musique c'est vous alors que vous devez aller chercher vos enfants à l'école et que votre voiture est en panne vous pourriez hurler desmarre je vais être en retard mais non vous fredonnez le par touring arrive je vais pouvoir repartir très vite grâce à l'assistance dépanache touring balljon à partir de 5 euros par mois soit 60 euros par an touring partez en toute tranquillité grâce à l'expertise de nos patrouilleurs depuis 70 ans Infos sur touring.be L'anniversaire de Pearl touche à sa fin. Dernier jour pour profiter de monture de marque à 35 euros. Conditions sur pearl.be Parce qu'on peut avoir envie d'une voiture avec un équipement maximum. Waouh, elle a le GPS, le cruise control, le Bluetooth. Tout en payant un prix minimum. Et même la peinture métallisée est comprise. Skoda présente l'Octavia Combi Expedition super équipée à partir de 17 950 euros. Découvrez le break le plus vendu en Belgique sur skoda.be. skoda Simply clever offre soumise à condition prime de recyclage déjà déduite 10 camions oui voiture est-ce que tu m'aimes bien sûr pourquoi tu me demandes ça j'ai l'impression que tu ne me regardes plus mais enfin voiture quand tu rentres sur l'autoroute ou que t'en sors si tu passes à ran me phares là je te vois pas eh, tiens toi éloigné comme ça je pourrais admirer ta splendide carrosserie mmh, toi tu sais parler au gros cylindre mmh. entre les voitures et les camions seul un amour à distance est possible en présence d'un poids lourd restons éloignés usagers tous concernés une initiative de la Wr l'agence Wallonne pour la sécurité routière. Et le bébé, ça va Oui, ça va, mais moi, je peux plus. Oh, tu vas t'en sortir. Tu sais, Rome, c'est pas fait en un jour et tous les chemins mènent à Rome, justement. Alors, yes, week-end, aide-toi et le ciel t'aidera. C'est ta vie, elle appartient qu'à toi, alors sois forte. Ces conseils ne vous êtes pas Ben... Écoutez ceux d'un psychologue, à la mutualité chrétienne, on vous rembourse 180 euros de consultation par an. La solidarité, c'est bon pour la santé. Waouh, quelle jolie veste Et combien je l'ai payée 20% de moins. Oui, vous avez bien entendu, 20%. maintenant chez Céa, 20% de réduction sur toutes les vestes pour dames, hommes et enfants. Oua, oua. Aldi est ce que certains en disent. On entend souvent du café Aldi. Brouf, pour un bon arôme, il faut choisir une marque chère et connue. Eh bien non. Chez Aldi, nous affirmons le contraire. Ça fait des années que des experts en café composent en exclusivité pour Aldi des mélanges uniques de grains de café issus des meilleures plantations du monde. Ça se goûte et des tests indépendants le prouvent. Vous en doutez Découvrez tous les résultats sur qualitéprouvée.be ou mieux encore, goûtez vous-même. Aldi, pour que chaque jour soit particulier. 6h52 sur Energy, Spiderman, Kim Pembe, Olivier Giroud les trois ont un point commun je vous le dis ça il y a un truc qui va ensemble je vous explique quoi dans un instant euh, Aurélie qui dit, ils vont faire Spiderman <rire> tu penses au slip ils ont fait le même slip <rire> on parle de dans un petit instant sur énergie 6h52 on pense sur les routes euh, toujours ce véhicule en panne dans l'échange entre la nationale 97 et le 400 à hauteur à d'Achen en direction de Bruxelles la chaussée partiellement bloquée Prudence sinon euh, des ralentissements il y en a sur le 411 entre Stockholm et Sterpenny show you for the 30 minutes i want you to be <musique> i want you to be happier when the morning comes we see what we've every argument Every word we can't take back Cause with all that has happened I think that we both know the way that this story ends Then only for a minute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 Constant c'est Booster Rhymes et Maria Carré. Oh, je ne sais. Et ça les gars, c'est ma jeunesse cette chanson toujours. je oh, oh, ah, suis trop content. Ah, ça va arriver dans quelques secondes pour vous sur énergie info incroyable. Girou et Kip Mb vont être les voix françaises du prochain Spider-Man. C'est un truc de ouf mec. Ils ont appelé des footballeurs pour faire ça. Oui, bah vu qu'il marque plus de buts Giroud ou Cédric. On va le recycler. Euh... Bah, heureusement qu'ils ont pas mais pris Ribéry quoi. Mais tous les deux Spider-Man Alors ils vont pas jouer, ils vont pas faire le, le Spider-Man, pas son qu flamme quand même. Ah, ah ouais, un non, personnage ouais, oh, sur le oh, côté oh, euh, mais, hey. mais dans la série Spider-Man, c'est ça Pas mal hein. Attends, euh, Olivier Giroud va faire euh, le mec en vert là. Comment ça fait oui, le, le, le bouffon, le euh, ouais, le bouffon le... vert Bouffon vert. Ouais, pour euh, pour Olivier Giroud. Euh, équipe MB va doubler Scorpion. À mon avis, qui est un nouveau personnage, un méchant. Euh, Purée, je pense C'est ouf hein. Qui ouais. Pembe et Olivier Giroud, j'ai oh, ils, ils ont fait un casting ou... Ah bah oui oui. Et il y a Ribéry qui s'est proposé mais ils ont dit non non, dit Franck, <rire> déconne pas quand même C'était en français le casting. C'était oui. <rire> Spider-Man, il avait monté là-bas euh, la roue va tourner, la roue va tourner hein, Spider-Man il met sa toile et puis hein. Ah. Spider-Man cochons ah. <rire> énorme. Et ben du coup, ce matin, j'ai envie rapidement qu'on se fasse plaisir. Vous me sortez la plus belle voix de dessin animé que vous avez. Que vous êtes capable de faire en tout cas. Un personnage, vous doublez un personnage comme si vous, vous pouvez faire la voix d'un personnage de dessin animé ou d'un film. J'ai okay. un dessin animé, peut être un film aussi. Tiffany, j'ai peur. Allez, <rire> je me doutais bien qu'on allait commencer par moi. Eh, j'ai cru voir un rominet <rire> là là un Ah non, moi ce serait plutôt les cartoons, tu vois, j'aime bien. Vas-y, vas, -y, vas -y, Alors, fait. Et... Attends. Euh, mais j'ai cru voir un rominet eh, Elle ah, le tient, tient, tient mieux. J'ai cru ça, voir un rominet Moi, est-ce que j'ai été prise de court mais Attends, je peux essayer de te faire un rominet aussi. <rire> c'est magique Ouais c'était dégueulasse C'était <rire> dégueulasse Allez, rapidoche, rapidoche, j'aime Oh, c'est trop bien. mignon c'est C'est énorme ouais, C'est qui mange, hein, parce qu'on ah. comprend bien ah. ce qu'il Ouais, dit. je sais rien dire <rire> Pourquoi <rire> j'ai je... un peu penser non. à Gollum Je sais faire euh, Donald qui fait achoum Vas-y <rire> <rire> ah, il le fait trop bien, bravo Il l'a déjà bien, bien. Ah, Moi c'est Thibaut Bumba Vas-y Vas Oui salut, hey, Thibaut hey, Dis donc Thibaut hey, On va dans la jungle ou quoi On dirait pas ton ongle bourré Il y avait un petit côté Rocky aussi Ouais c'est un peu ouais. Ah c'est le nord hein. Merci Booster <rire> me, want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 For a few years, shed a few tears Called each other nicknamed Like plum and pool beer I'm always on the road, hardly ever home Always busy this, busy that Can't talk on the phone I know you aggravated, walk around frustrated patience getting short, now how longer can you tolerate it? Listen mom, I'm just motivated I do this for us, stuff on the grind Trying to elevate it hey, you really be honest, you stuck with me through my whole struggle, can't even express the words how much the kid loves you I'm I'ma stand as a man, never above you i could tell that you different from most Slightly approach you in the ill The body, we don't sex every day But when we sex, we tease in the passionate way Love the way you touching the little elaborate ways Got the god feeling released to relax for the day it's on you Baby, ma. if you give it to me, I'll give it to you I know what you want, you know I got it Baby, if you give it to me, I'll give it to you As long as you want, you know I got it Baby, if you give it to me, I'll give it to you You know I'll die for you uh, And you know I'll ride with you I will always try with you uh, And give you my love and cry with you I will climb my mountain high Until uh -huh. I'm in the of the sky uh, So baby come and more close to me right. This is your love is supposed to be uh, Baby if you give it to me yeah. I'll you give me. it to you Ooh, I, know I know what it you want, want. Euh, les copains, on est en retard Mais je suis désolé, la cause en valait la peine boost On peut pas couper ça comme bah ça euh, jusqu'au bout euh, Désolé à Nintendo Switch, à ce matin Vous envoyez Nintendo par SMS aussi 018, c'est un le message envoyé reçu reçu alors.com qui nous offre ça à 9h La Nintendo Switch qui tombera avec le jeu euh, Pokémon Pikachu Let's Go ouais. euh, <rire> Et euh, la Pokéball aussi voilà, Inscrivez-vous, ouais. Nintendo 78 On arrive pour les infos, un petit peu de retard à tout de suite, excusez-nous to the edge I miss you I wish I knew what I had when I left I miss you you said Fuck all my nights, yeah, all of my nights, yeah I want you to bring it all on If you make it all wrong, let her make it alright, yeah I want you to rule my life you yeah, the rule my life, you're yeah, rule my Fights in my world Couldn't make 50% sur le deuxième produit sur toutes nos marques de maquillage. Choisissez et mixez dans tous les magasins D et sur l'e-shop d.be. D, D. faites-vous plaisir. Il est, c'est torneux les copains. Bienvenue. And you're Avec Big Mat, construire ou rénover par tous les temps. 7 h sur énergie bon réveil avec nous, bonne matinée. Un point sur l'actu dans quelques secondes, et là c'est la météo pour aujourd'hui. Le temps sera généralement sec, aujourd'hui on aura des nuages, des éclaircies. Attention, il y a encore du brouillard ce matin, côté température entre 6 et 11 degrés. Oui, ne vous dites pas que c'est vous qui êtes pas bien réveillé, c'est normal, c'est le brouillard, c'est dehors, ça arrive. 7h03, voici l'actu de ce vendredi 16 novembre, c'est avec aurélia dans bonjour Aurélie. Bonjour Marco, bonjour à tous. Le mouvement des gilets jaunes touche la Belgique aujourd'hui pour dénoncer la hausse de prix des carburants. et Des appels à la mobilisation se sont multipliés sur les réseaux sociaux. Ce matin, une centaine de personnes bloquent l'entrée du dépôt total de Feluie. Des manifestants se sont aussi rassemblés à Vierde. D'autres actions sont prévues sur la route à Charleroi-Arlon ou encore walcourt Wallcourt. Séjour de conseil des ministres aujourd'hui. Le gouvernement va parler d'emploi. Il doit valider plusieurs réflexions forme de son job deal. Parmi elles, le salaire des jeunes, le préavis les métiers en pénurie encore le reclassement professionnel. Enfin, en sport, en football, les Diables Rouges a affronté l'Islande. Hier soir en Ligue des Nations, le match s'est soldé par une victoire de nos Diables 2-0 de but que l'on doit à Michi Batshuayi à toutes les fans de beauté, fans de make-up, fans de parfum et de soins En ce moment, moins 15% sur tous les coffrets Planète Parfum, fans de beauté Aussi sur planeteparfum.com Quand ton réveil se met à sonner Et c'est le 6 qui vient te réveiller Allez, allez, allez, allez C'est l'énergie, pure énergie Allez, allez, debout, allez C'est vendredi, bon, bon, il est 7h04, bonjour Bonjour j'ai mon doigt mon doigt'à glissé chef ouais. sur le truc euh, on espère que tout va mais en tout cas on finit la semaine en beauté ensemble euh, big up à ceux qui vont faire gilet jaune aujourd'hui qui vont nous casser la tête que le dis Non mais c'est vrai parce que bon je comprends attention mais il y en a qui on va, on va tous s'embêter en fait sous avant embêté ceux qu'ils font pas Ouais, ce qu'ils font pas ça va embêter ceux qui le font parce qu'ils vont dire bah parce qu'il faut le faire pourquoi tu le fais pas enfin c'est génial. il faut peut-être rappeler ce que c'est les gilets jaunes. c'est pour le truc de l'essence, c'est ça. Ouais, mais est-ce qu'ils le font en Belgique parce que moi j'avais vu en France mais en fait que je viens de dire hein t'écoute mes infos toi. le mec il est à côté, je réagis à ce qu'on vient de dire il y a de lui. C'est bien c'est bien où toi dans mon téléphone, je sais pas faire deux choses en même temps. Jérémy là bonjour. Bonjour Marco. Bonjour mon frisco. Bonjour tout le monde, bonjour Marco. Yo Elly aussi. Bonjour. Yo Tiffany. Bonjour bonjour bonjour et à vous les Fufous, ce matin on est ravi d'être avec vous dans quelques minutes on va jouer ensemble on va vous expliquer la cagnotte aussi ah ça fait des semaines des jours qu'on met des sous dedans mais on sait pas <rire> on sait pas pourquoi Soi, ceux mais qui on, ceux, ceux qui arrivent comme ça au euh, dépourvus bah, ils savent pas trop pourquoi on fait ça du coup euh, voilà aussi on met dans la cagnotte quand on dit des gros mots quand on est en ouais. retard on, on, sait quoi, tout ça. On, on sait pas encore on va expliquer voilà pas de panique ça va arriver <rire> et des chiffres <rire> et <pas. rire> tu t'es lancé en néerlandais euh, oui je prends Quel des cours je suis néerlandais académie soir <rire> D'Irlanda Academy N'importe quoi eh, mais Je fais ma keuken que Alors il faut que j'apprenne Tu vois les deux quoi Keuken Keuken c'est cuisine Keuken Keuken C'est bon je m'en fous <rire> <rire> <rire> Dis donc in my In my head This is where we all came from The dreams we have The love we share Ouid sur énergie C'est musty pour la suite Et là on va jouer ensemble Les copains des chiffres Et pas de lettres J'aime bien ce jeu Il faut se rapprocher Le plus de la bonne réponse euh, ouais, Chiffret voilà, Des chiffres Mais pas de lettres Je... ça. Ça. Parce enfin, qu'il pas, pas de, de, de lettres en soi. Tout est dans le titre en fait hein. Tout est dit Tout est dit <rire> C'est exactement ça Qui vient jouer ce matin C'est Inès qui travaille comme coiffeuse, elle est mariée, elle a une petite fille de 2 ans qui s'appelle Olivia, elle aime le shopping avec ses amis ou un resto en amoureux avec Sébastien, son mmh. chéri. Et puis en ce moment, elle regarde la série Demain nous appartient, elle adore aussi la musique de Slimane Evita, je te le donne. Ah, sympa, sympa. Bonjour Inès Salut, Salut. Salut Inès et Sébastien, c'était pas un film, c'est ou un... Non, non c'est Belle et Sébastien. Ah oui, pardon. Oui, euh, et, et l'autre, c'est Célestine, <rire> rien à voir, mais complètement. C'est Belle et Sébastien, c'est l'histoire d'un jeune garçon avec son chien. Et comment ah. c'est le film, Célestine, c'est un ours et une souris Oui, d'accord. Inès, sois la bienvenue ce matin dans le 6 -9. Nous allons jouer à des chiffres et pas de lettres. Vous allez pouvoir jouer avec nous aussi. Euh, chez vous, puisque c'est très simple, tu vas jouer avec quelqu'un de l'équipe, en fait. Hein. Je te le dis tout de suite. Oui. Contre. L contre quelqu'un, oui, c'est ça. Oui. oui Pas avec, pardon. Contre. Et en fait, euh, je vais te demander, moi, je sais pas, par exemple, euh, combien... Enfin, euh, tu vas tout de suite comprendre, mais il faut me donner des chiffres. Genre, combien on l'a déjà fait, combien de communes en Belgique voilà. voilà, moi, ouais. je vais te dire euh, 400, toi, tu vas me dire ouais. 450. Hop, on regarde le... Ouais. On les filles, les, euh... Et c'est le plus proche qui a le point. Voilà. voilà. On embrasse le bébé. Ok. Il y a Olivia qui veut jouer aussi. Non, <rire> euh, petit chou. Oui, oui peut-être, oui. euh, le... <rire> c'est l'heure du bibi. Euh... <rire> on y va, c'est parti, Inès. Et tu joues avec ce matin... Qui a envie de jouer bah, tu... bah, bah, Allez, Jérémie. Jérémie, tu joues avec Inès. Ok. Attention, première question C'est le nombre de devises reconnues à ce jour dans le monde Les devises, vous savez, comme l'euro, le dollar, tout ah, ça oui, voilà. oui, Les devises, combien de devises monétaires euh... okay. Combien, à ton avis, il y en a, Inès 20 20, Jérème Je dirais 50 50, et eh bien, c'est Jérème qui est le plus proche de la bonne réponse Mais on est quand même beaucoup plus, hein, 180 Wow. Ah, ah, oui, moi, ah oui. moi aussi j'étais assez impressionné, je me pensais pas. Le dollar canadien, le dollar américain, et le dollar ouais. je sais pas quoi, le dollar ah Alors ouais les, ouais. les plus échangés à votre ben le dollar forcément, ouais. 87% euh, des échanges, suivi par l'euro ouais. et, et le yen et le yen japonais. Ouais, et, ouais, et après la livre Starling euh, le dollar australien, oh, le, le dollar <rire> et le peso et loin hein, le peso mexicain. Le peso Eh ben dis donc, surpris. Bref, c'est pas grave. On continue, ça fait donc euh, bah, un point pour toi, j'irai Merci. Sois généreux, offre ton cadeau si tu gagnes. Ça, on verra. <rire> c'est bon, le nombre... Est... Bah, elle est très gentille. Ben oui. C'est le nombre de secondes qu'il y a dans une heure. Inès. Euh, attends, <rire> À euh, ton aise, hein. Je vais taper ça. Combien Non, moi j'en vais prendre 1500 1500 1500, pour Inès Jerem 3600 Oui c'est même l'exactitude et la bonne réponse 3600 ah ouais. secondes dans une heure évidemment T'es trop fort toi Ouais, ouais. t'as une quelle mentale Ouais franchement c'est pas ouais, mal Je remercie ma prof de maths <rire> euh, <rire> 6 fois 4 euh, 24 Il est pas mal De toute façon il pourrait me dire 6 fois, 6 fois euh, 7 euh, 42 <rire> la ouais, ouais, voilà. Euh bref, tu pourrais me donner n'importe quelle réponse, je te dirai ah, bien bravo. Je <rire> fais 754 bien bien. Il a sonné va, le petit dernier. Alors attention. Allez, si tu la suis là, je te je laisse le cadeau. OK, on va essayer. C'est euh, une moyenne hein, évidemment. Pas, euh, ouais. une moyenne. C'est en moyenne le poids d'une vache. Au À votre avis. En moyenne une vache Comment ça pèse cette vache Une vache laitière ou Une vache à viande Une vache... Ah parce qu'avec le lait ça pèse plus lourd Une quoi. vache ah. Une vache qui rit Une vache qu'on ouais, qu va bouffer c'est tout euh... oh. <rire> oh. Inès tu nous dis combien Alors, Je dirais 650 650 kg euh, Moi je dirais euh, pff, 950 hey, T'es fort mec T'es très fort c'est 900 Oh, C'est une moyenne, il euh, y a des vaches plus grosses que les autres hein, ouais. Bah je dire, Comme les hommes Il y, y a des plus gros que les autres Bah les vaches c'est pareil ouais. <rire> <rire> Bon bah Inès C'est une totale loose Mais c'est quoi Je t'offre quand même un cadeau Moi ce matin Eh oui j'ai envie de te gâter euh, Inès ouais. okay, Oh c'est gentil. gentil Bah oui j'ai ouais, envie d'être sympa es C'est parce que c'est vendredi Non, puis non mais c'est surtout Que tu as été trop fort mec voilà ouais, bah, Désolé J'aurais dû mettre un nul J'aurais dû mettre euh, Tiffany par exemple <rire> Je la sentais venir celle-là Je la sentais venir <rire> Inès Je t'embrasse On te souhaite une belle journée à bientôt va, merci. Bisous Bisous Bonjour Inès Voici Musti sur énergie On écoute ça On revient juste après On a le 6-9 quiz aussi ce matin Ah j'aime bien On va ah, écouter ouais. des moments try to plant a tree But no reaction I'm the 21st Century boy I'm the 21st Century boy, 21st century boy. Already Brave the game is over The television stands in corner. I'm a corner On the 21st century boy. Send her On the 21st century toy Too late Still looking for a gun The air is insane I'm a 21st century boy I'm a 21st century toy A girl is passing by Maybe too shy A boy is making a try is maybe too proud Like 21st century boy Like a 21st century boy 7 15 sur énergie bonne matinée avec nous Lizzo dans un instant on va vous expliquer la cagnotte le concept de la cagnotte, ça va à chaque fois quand il y a ce petit bruit et qu'on dit 5 euros 10 euros, quand il y a un gros mot qui est dit ou qui a, voilà, et ben on va vous expliquer déjà pourquoi on fait ça et qu'est-ce qu'on va faire avec ça surtout même parce qu'on sait même pas nous-mêmes on a on a 2 minutes pour réfléchir ah, penchez-vous oui, sur ça. le sujet euh, ça arrive dans un petit instant sur énergie et cadeau ce matin Vous gagnez votre console Nintendo Switch dans le 6.9 sur Énergie. Et on remercie vraiment Game Lord. Hein, game Lord, euh, le site game-lord.com qui nous a offert ces Nintendo Switch. Ouais. Et, les mecs sont super sympas. Mais je cherche un jeu vidéo, je vais aller voir s'ils l'ont pas. Je suis ah qu'ils l'ont. C'est terrible ce site internet. C'est un peu un, allez, un site oh de, de, de vente en ligne. quoi Il y a un peu de tout. Hein. De oh case, des vieux, des mêmes si vous cherchez des vieilles consoles et tout. C'est très, très très chouette. On vous offre la Nintendo Switch terrible. avec le jeu Pokémon Let's Go Pikachu et une Pokéball que si tu arrives. Mais non mais ils ont plein d'anciens jeux et je me rappelle que j'ai ma j'ai ma Nintendo 64 dans mon dans ma cave et en fait j'ai trop envie de la ressortir quoi. Et ils ont plein de jeux. <rire> Le mec qui craque. Ah, voilà, je craque. J'adore. On oh, vous obsasse ce matin ou pas la 64, je vous rassure on a la nouvelle Oui oui, un... bah oui, mais moi c'est une ancêtre hein. Euh... Console. Console console pardon. <rire> Consonne. Voyelle. <rire> euh, <rire> <rire> <rire> <rire> <rire> D'accord. 5 euros. on vous expliquera pourquoi on a mis ça gros. Attention, le, la Nintendo Switch Pokémon Let's Go Pikachu et la Pokéball pour vous les copains, inscrivez-vous maintenant, c'est la dernière qui nous reste le dernier petit kit on vous le, fit, euh, on vous le file. Tu du mal les autres. Ouais, ça va C'est vendredi. Je vais aller faire un tour. Euh, vous <rire> envoyez Nintendo par SMS au 78 Nintendo 60800 € le message envoyé et reçu et on, on s'appelle à 9h. À tout à l'heure. Euh, on n'est tous pas là d'ici, mais ouais, Aurélie Kiduné, es on, <rire> on est mal, on est mal ouais. pour ce que on est mal, on est mal <rire> C'est le 6-9 vos places pour le concert de Metro Gims Salut c'est Metro Gims Avec la phrase énergie Énergie oh Pour jouer, inscrivez-vous vite sur l'appli Énergie Belgique ou sur Énergie.be. Et à tout moment de la journée, si on vous appelle en direct, répétez la phrase Énergie. Je veux aller au concert de Maître Gims avec Énergie. Cette phrase vous permet de gagner vos places pour le concert de Maître Gims oh. le 24 novembre à la Rocale. Maître Gims. Énergie, bon bon hit music only. Quoi ouais, de savoureux qu'un bon gigot d'agneau Bon, là vous vous dites « savoureux », oui, mais quand on a trois enfants, l'agneau, ça coûte un os. et eh bien, cette semaine chez Deleuze, profitez de 25% de réduction sur le gigot d'agneau celtique. de Deleuze, du côté de la vraie vie. Réservez vos places de concert online pour votre groupe préféré, ça vous prendra bien 5 minutes. Mon, mon mot de passe Quel mot, quel mot de passe Chou Savoir si vous pouvez payer votre assurance auto moins cher ne vous prendra dès maintenant que cinq minutes. Faites le test sur touringassurance.be. L'assurance auto est un produit de Touring Assurance S.A. Limitées conditions sur touringassurance.be. Péconique, c'est le paiement mobile tout simple. Et en Belgique, de plus en plus de commerçants le proposent. Ils sont aujourd'hui 52 021. Non, euh, 22 déjà Attendez, ça va vite. 52 023 et, et ça continue, hein Alors, épicier, couturier... Ou euh, kiné Offrir à vos clients le paiement via smartphone avec Péconique, c'est une bonne affaire pour votre affaire. Regardez vite sur peconique.be Ah Déjà 52 024 52 025 Waouh Quelle jolie veste Et combien je l'ai payée 20% de moins Oui Vous avez bien entendu 20% Maintenant chez C&A, 20% de réduction sur toutes les vestes pour dames, hommes et enfants. Dans un petit instant, Lizzo qui va arriver sur énergie on vous explique la cagnotte ce qu'on va faire avec et là un petit point sur les routes, ça coince, ça bloque. Tute tute poète. Pardon. D'accord. Alors, un Exactement. véhicule en panne toujours euh, en, dans l'échange entre la Nationale 97 et le 411. En direction de Bruxelles, la chaussée est partiellement bloquée. Sinon, euh, attention au mouvement des gilets jaunes. Hein. On signale déjà plusieurs blocages au niveau de Feului ou, ou, ou encore au niveau de Woundre. Ça se passe euh, dans les dépôts euh, de carburant. Il y aura aussi euh, des actions euh, sur les routes, euh, dans les ronds-points. Bref, ça va être un peu le bazar euh, sur les routes aujourd'hui. Et puis, euh, au sud du pays, sur le 400 entre Stockholm et... Sterpenich. Et il y aura même des actions à Sterpenich aujourd'hui. et eh bien, vous perdez 26 minutes. Et actions à la bourse Mais non, ah. des actions pour protester contre la hausse des prix des carburants. Ah d'accord, mais si j'allais dire, si au niveau embouteillage, on peut mettre des actions, j'investisse sur Sterpenich. Valoir sûre Énergie Hey boy, what you say boy? You're trying to play court like a game boy Hit my phone boy, is your homeboy? Are you a boy? Come get me dome boy Got a boy with degrees, a boy in the streets A boy on his knees, he a man in the sheets Sheesh, it's all Greek to me Got this boy speaking Spanish, right? Hit Baby, I don't need you I just wanna free you I heard you a freak Two What's two plus two? Go Three two. Mississippi boys and the city boys, I like the pretty boys With the bow top, get your nails did, let it blow dry I like a big beard, I like a clean face I don't discriminate, come and get a taste From the playboys to the gay boys Go and say boys, you my fave boys Baby, I don't need you, I don't need I just wanna freak you, I wanna I But you a freak too, that's right What's two plus two? Four, three, two. le nouveau Zao dans un instant les fifous il est terrible Terrible, c'est le je... New Eat Friday. Euh... C'est celui qu'on a entendu oh là au Rance. Ouais, on ouais. A ouais, ouais. On a écouté un du ah avant. Il est terrifiant, j'adore, j'aime beaucoup Masao déjà. C'est quoi ce cri Tristan euh, C'est un ah cri d'excitation de joie de voilà, de partage, de partage du côté féminin qui à Rance. Ouais, c'est ça. En fait, il nous a fait un peu à la date DaJu de lors des Energy Music Awards. Je sais pas si vous avez pour ceux qui veulent regarder. <rire> ouais. si vous voulez vous souvenir de ce oh grand moment avec Nikos. Ah Ouais, Excuse-moi Expression de joie Qui signifie Je suis heureux <rire> C'est Dicos ce qui m'a tué quoi. Ouais, Expression de joie Qui signifie Je suis heureux Excuse-moi mais Frisco C'était un peu plus efféminé Quand même oh. <rire> ouais, <rire> ben, ouais. euh, Et... Zao qui va arriver ouais. Dans un, un petit instant Le nouveau Zao On va parler de la cagnotte Vous savez c'est ce fameux Voilà Chaque fois Quelqu'un dit une bêtise Ou fait une mauvaise vanne Ou dit un gros mot euh, Ou arrive en retard Ou euh, ça c'est large en fait au niveau oui. euh, c'est surtout les mauvaises vannes et les gros mots c'est ouais. un peu notre punition à nous en fait ouais, voilà voilà c'est comme ça sauf que bah la cagnotte se remplit petit à petit hein, à base de 5 euros 10 euros 50 euros et on arrive à des montants un peu sympas alors on va déjà d'abord faire un petit point sur les montants et après on va réfléchir et voir ce qu'on peut faire et vous allez peut-être nous proposer des idées aussi les fifo alors Tiffany alors tu déjà dire... est en tête de, de piste ah oh, bah évidemment'm <rire> euh, 151 euros à son <rire> wow. ah, pas moi, mal. Je, ouais, moi je peux te dire que Les mauvaises vannes, je les paye cher aussi, hein, puisque je suis à 135 euros. Donc, deuxième position dans le classement. Bim Puis, euh, ben, Marco Euh, tu es euh, très serré avec Frisco hein, Puisque tu es à 90 euros ah, Dans notre et... pantalon oui on est très serré deux, Oui <rire> ouais, mais ça c'est le gras et, euh... <rire> Non mais je voulais dire le grec <rire> et alors, et alors <rire> Je sens que je vais la payer celle-là Et alors euh, bah, 87 euros pour Frisco Mais tu es sérieuse Non 87 ça, ça Frisco fait, et 90 pour toi Ça fait 463 euros en tout Oh, C'est pas foufou fou, euh, en, en deux mois on, on est là on est là dix mois quand même hein. Et ben, et ben, Je rajoute 100 euros ce matin Ce qui nous amène à combien ben, Plus 100, ça fait 563 Mais tu les mets à personne hein. tu, mets, ah, euh, ouais, tu... No Créer une colonne, nobody Non, tu mets Nico, le patron <rire> Le patron qui régale ce matin euh, et ben, Vous savez quoi 563 euros Je ne sais absolument pas ce qu'on va faire avec Mais honnêtement, j'aimerais qu'on fasse quelque chose de bien Ouais. Un truc, tu vois, qu'on s'en souvienne euh, Je sais pas Proposez-nous des trucs, tiens les fifous Dites-nous On va mettre une petite publie sur Facebook. Facebook. On va mettre une publie sur Facebook euh, pour faire... Voilà, ou alors 3018 par SMS aussi. Qu'est-ce qu'on peut faire avec cet argent Moi, je vous avoue, j'aimerais faire un truc caritatif, un truc euh, ouais. pour une assos, ou tu vois, aider... Euh, je sais pas quoi, hein, mais, mais un truc sympa, quoi. Tu mais vois, je suis sûr euh... que les fifous qui nous écoutent ont des super bonnes idées. Ouais, ah ouais. ouais. Eh ben, dites-nous les copains, vraiment, on a besoin de vous. 3018 par SMS, vous nous envoyez ça, ou alors vous venez mettre ça sur notre Facebook. C'est les fifous du 6 sur énergie C'est vendredi. Et c'est comme ça tous les vendredis, ouais, c'est nouveau zéro. vérité. Deux de Et l'histoire est sans cesse répétée. à la faute, qui de nous deux claque la porte. On dirait bien que l'enfer, c'est les autres. Tu sais, tu sais quand en a, tu sais. Say hey. Active en ce on se renvoie la balle et tout redevient normal jusqu'à ce que tu tires là où j'ai mal tu sais tu sais quand en a tu sais, tu sais. Zao, le nouveau Zao, les copains C'est le New Hit Friday, vous allez l'entendre toute la journée On va de vous le faire découvrir avant tout le monde déjà Premièrement, et euh, dans tous les énergies dans le monde en même temps wow. Synchro Enfin je vous cache pas que nous On n'a pas été synchro Ah, euh... ah bah non c'était à 7h Mais bon hein, Tu vous nous voilà. connaissez On ne fait jamais les choses Comme il faut C'est une pas... devise C'est pas grave euh, Dans un petit instant Le 6-9 quiz Les copains ah, On va réécouter des bons moments De l'émission Avec du cadeau à vous offrir euh, C'est très simple C'est un petit questionnaire Qui nous concerne voilà Genre euh, des trucs Qui se sont passés cette semaine On va réécouter ça Et c'est Geoffrey Qui va venir jouer avec nous Ça sera juste après La pub à tout de suite Musique Da-da-da-da-da Da-da-da-da-da-da Da-da-da-ta-da -da -da -da -da. tout cru si tu flanches la vue d'un bout de tissu si amater tu peux la raison revoyons du début quand je dis non non oublie-moi et déplacer bye, bye, tes mains bye, bye je veux pas bye bye, ton air affamé regarde toi non. trop pneus Bon, je recommence. Quand on veut, on pneue. Ça va Le message est passé Contrôlez vos pneus et pas qu'un pneu. Plus d'infos sur contrôlezvopneus.be 7h31 sur Énergie. Bonne matinée avec nous dans un petit instant. Dimitri Vegas, like Mike Otey, t'es là en point sur la météo. Le temps sera généralement sec aujourd'hui. On aura du soleil mais aussi des nuages. Attention au brouillard ce matin. Côté température, entre 6 et 11 degrés. Vendredi 16 novembre, le flash d'information présenté par Aurélie. Attends, attends le plus ringard au monde. <rire> bonjour Aurélie. Bonjour Marco, bonjour à tous, c'est quand même mieux que le journal parler. Hein. Des actions sont en cours chez nous pour dénoncer la hausse des prix des carburants. Ils font suite aux appels lancés sur les réseaux sociaux. Des barrages ont été installés au dépôt total de Wendres et de Feluie. On annonce aussi des blocages à Charleroi, Walcourt, Arlon ou encore à Bruxelles. Ils viseront les dépôts de carburant, mais aussi les ronds-points et les routes. Ces actions font suite au mouvement des gilets jaunes lancés en France. Demain, tout le territoire français sera paralysé. Ça va discuter emploi au gouvernement. Aujourd'hui, les ministres doivent valider cinq nouvelles mesures du fameux job deal de cet été. Parmi elles, un nouveau système de premier emploi. Système qui permettrait aux patron de payer moins de taxes concernant les métiers en pénurie. Le gouvernement veut investir dans la formation des travailleurs nouvellement engagés. Les ministres doivent aussi parler de préavis, d'incapacité de travail et de reclassement professionnel. Préparez-vous à des actions contre la réforme des pensions, les syndicats en prévoient entre le 10 et le 14 décembre. Alors ce qui bloque c'est la problématique des fins de carrière. La semaine dernière, la concertation sociale entre syndicats et employeurs n'a pas abouti à propos des métiers paye, des métiers pénibles dans le secteur privé. D'ailleurs à ce propos, le gouvernement a décidé de désigner des conciliateurs Leur mission sera de débloquer les discussions. On passe au sport en football. Les Diables Rouges affrontaient l'Islande hier soir en Ligue des Nations. Le match s'est soldé par la victoire des Diables Rouges 2-0. Deux buts que l'on doit à Michy Batshuayi. Dimanche, les Diables jouent en déplacement face à la Suisse. Il s'agit d'une finale du groupe. Et un point seulement suffira aux Belges pour rejoindre le Final fort qui se disputera aujourd'hui au mois de juin 2019 au Portugal ou en Italie. C'est quoi, si on n'a pas le point euh... Il faut un point, on va l'avoir, c'est tout. Oui, ça, match nul ou... Euh... Ah oui, oui, oui c'est vrai, match nul. Il oui, faut, faut pas perdre, quoi. Oui, voilà. et eh ben il faut tous sur chaque euh... <rire> <rire> énergie C'est tous les jours à 7h31, Info Énergie. On parle de quoi ce matin, Aurélie Ah, je suis sûr que vous allez être ravis de l'apprendre. Une super terre a été découverte. Ah, une super, ah, terre. Ah, une super terre oui elle a été découverte en orbite autour d'une étoile qui est voisine du système solaire donc c'est vachement loin en fait mais on peut pas vivre dessus ah, ah, non la une planète, une, super, une sorte de super terre ouais. ah, c'est une grosse grosse euh... père une grosse terre, une grosse terre. <rire> Et on peut pas vivre là bas pourquoi parce qu'il fait tout noir ah. Ah, puis, il fait surtout très fro froid Moins 170 degrés Ah oui, ça va être compliqué Compléniez-vous quand il fait froid ici Cette petite dernière Elle a été baptisée étoile B de Barnard oh, Ils ont toujours des, des noms, je te jure <rire> elle, elle a été trouvée Dans la constellation Dophiusus qui est autour de l'étoile de Barnard distante de quelques 6 années lumière de la Terre. Donc c'est va. vachement loin. On puisque une année, une année lumière, ça fait combien de kilomètres selon vous euh, euh, ah, je savais euh, 300 300 millions un comme ça. Des milliards de kilomètres. 9460 milliards de kilomètres. Non. Là il oh. y en a il y en a 6 donc il faut faire fois 6. Ouh, oui mais en <rire> moi je reste ici, je suis bien Vous voyez qu'on est bien ici Mais ouais. bien sûr qu'on est bien, il faut en prendre soin de notre Terre la planète, et... c'est tout voilà ah, Mais c'est ça, il fait chaud en plus ici Il faut y bien. penser à prendre soin de notre planète Et ouais. tout se passera bien, on n'aura pas besoin de déménager Ah ouais. voilà. oh, je vous jure cela hein. <rire> on, est, on est ronchons Mais non mais c'est moi euh, Comme il y avait une fois là, ils veulent aller sur Mars Mais qu'est-ce qu'on s'en fout, restez ici, occupez-vous de notre Terre Bah oui et puis moi je peux te dire que les déménagements c'est bon là Eh, oui, oh, mais... hey, tu crois que t'es le nombril de la non, terre, toi Non, mais bon, je voulais faire une petite blague. Dis, laisse-moi. Euh, <rire> J'adore les deux plus... qui se clashent tout le oh, temps, là. Pris-moi, Tiffany, histoire d'amour. Avec Big Mat, construire ou rénover par tous les temps. Le 69 sur énergie, ça me fait rire. Alors... Nerveusement, je veux dire. Ah, oui, je veux Je disais bien aussi pour une fois qu'elle y a un truc sympa, celle-là. <rire> c'est un 36, bonjour Bonjour oh, C'est vendredi, j'adore, je te bichonne petit... Oh, je t'embrasse petit vendredi. Oh, oh, je t'aime. T'embrassais le micro quand même. J'ai réglé de toutes les bouchées là-dessus, ça me dégoûte. Voici Dimitri, les c'est Laïc like bienvenue trees It's true if you believe you can get anything you want to achieve. And that's there everything tatted on my sleeve. It ain't what you see. A G is underneath. I've left plenty positions of feeling comfort. When shit ain't cool, fools run for it. You gon' remember my name when I'm done with it. And when it's said and done, I'll be at the top where the summit is. then toes, we the ones who run it. Everything running smooth, there ain't no dysfunction If we talking money, homie, that's a good discussion I'm talking motivation with no interruption We never 'cause I'm always give my all yeah haters talking down and wishing that I fall yeah every time I get a chance know that I ball yeah anytime I need my game it right there for me i go all yeah from the star yeah never tried to rush things I play my part yeah never said it's easy they of make things hard yeah, every time you see me look like we perform it. I'm a star yeah they've large yeah look at me like a boss because I made the car yeah had to slow it down I had too many bars yeah now i got think of it kissing and now you're from promise you could be a legend too Dans un petit instant, Sia qui va arriver sur NRJ, 7h38, c'est le début du week-end. Ah, ça va être chouette. Euh, vous savez déjà ce que vous allez faire ce week-end, les copains euh, Oui, oui, Mais, oui, oui. Eh ben, c'est très bien, pas mieux pour vous. <rire> euh, <rire> le mec s'en bat, les ah, Moi, j'étais <rire> content de dire que oh, moi, je vais à la mer et tout. Elle oh, s'habite très bien, bravo. Euh, nous allons jouer au 6-9 couilles ce matin. Qui vient jouer C'est Catherine, qui travaille comme employée administrative. Elle est mariée et elle a deux enfants qui s'appellent Tom et Noah. D'ailleurs, elle s'apprêtait à aller les conduire à l'école. Ah, bien et eh ben, eh ben, on les empr Bisous à toi euh, Bonjour Catherine bonjour. Bonjour. bonjour Sois la bienvenue dans le 6-9 Catherine ce matin Nous jouons ouais. avec toi au 6-9 quiz concept du 6-9 quiz est assez simple, on va te poser des questions en rapport avec l'émission Et à toi de de, bah, de trouver des bonnes réponses Et voilà, comme ça, ça nous permet aussi de réécouter des moments de l'émission Voilà, c'est sympathique Vous me donner deux petites secondes euh, je... <rire> je prépare ma feuille Voilà, je l'ai, je l'ai, je l'ai euh, Les gars, on a beaucoup de feuilles, hein. je vous cache pas devant ouais, nous Il y a que ça C'est un classeur euh, 6-9 quiz ce matin, c'est parti avec toi Catherine, on y va à 8 h 5 tous les jours, il y a un rendez-vous, tu connais, ça s'appelle Je oh. Le, le, le du, le du, le L, le... Le duo. duo. c'est ça, c'est le duel. Euh, <rire> le duel énergie, tous les jours à 8 h 5 et, et il faut savoir que, quand même, jusqu'à hier, c'était hier, notre maître du duel avait enchaîné oui participation Elle est tombée hier, malheureusement. Elle est repartie avec 2600 euros. Comment s'appeler notre maître du duel Je... je sais pas. Tu ne sais pas Eh ben, on vérifie, on écoute, c'était oui. qui à ah, je suis dégoûté je te jure vraiment ma chérie j'aurais trop kiffé que tu arrives à 3000 je vraiment je sais pas pourquoi ah, c'est déjà j'sais... bien 2600€ ah, c'est même plus que bien attends c'est un très très bon montant et eh bah eh, bravo Coline 2600€ bravo, bravo à toi ma chérie en quelques jours dans le duel énergie c'est bravo Coline, bravo franchement ouais franchement et mais, tu sais que beaucoup m'ont parlé de toi Coline oh elle est trop ah, forte moi j'avais peur hein. Mais, hein. je te jure même de ma famille Marco oui. est venu de ma famille euh, vendredi pour mon anniversaire tout le monde parlait de toi hein. Euh, moi j'ai mis N'existait plus, c'était toi la star <rire> Colline, et eh ouais, Colline Qu'on embrasse très très fort Et je tiens à dire, parce qu'on a eu beaucoup de messages Où beaucoup nous ont dit qu'on a triché pour la faire tomber Sachez-le, déjà, un, absolument pas On ne triche pas ici, c'est une règle d'or Et de deux, on a fait, certes, une version opéra Qui était un peu showtime, je vous l'avoue Mais on le refera Et on l'a déjà, déjà fait On l'avait déjà fait On l'a on l'a refait Et on le refera Voilà ouais. Version opéra euh, La dernière fois Ça s'était bien passé Et honnêtement Je suis désolé Mais Cindy Qui est notre nouvelle maître Du duel qui vient tout à l'heure elle, elle a trouvé un extrait Elle aurait pu trouver un extrait Colline est resté avec tout hein. Euh, ouais. Voilà Donc euh, En aucun cas On a fait tomber Colline euh, Et tomber toute seule ouais. Ouais. <rire> Elle a trébuché Elle a trébuché ouais, Elle a trébuché avec 2600 balles 2000, hey, 2600 euros Les gars C'est quand même un bon montant hein. Donc voilà Et donc Cindy Qui reviendra tout à l'heure Pour sa deuxième participation Catherine, on enchaîne. Ça va Catherine Oui oui, je suis là. La pauvre, non, mais faut dire à la pauvre Catherine, on l'a réveillée à 10 minutes, hein, je crois. Euh bah oui, puisque Geoffrey n'a pas répondu au téléphone. <rire> On avait un, un fifou qui était prévu. Du coup, on a pris Catherine. On a toujours des fifoudes prévues au cas où, tu vois. Et la pauvre Catherine, je crois qu'elle a... Allo... Alors <rire> <rire> Allez, mes chéris, on est en partie, Catherine. Voici la deuxième question. Ça s'est passé mardi. On a fait un game song. J'adore ce jeu. Le but, hein, vous connaissez le game song, c'est de trouver le mot caché dans la chanson. D'un seul coup, ouais. on, on met un bruit de un bruitage d'animal. Je vais te mettre un petit extrait. Tu vas écouter et tu vas devoir retrouver le mot caché qui est euh, bah, derrière ces bruits de... Je fais très bien la chèvre oui, C'est parti C'est parti Je ne m'en fuis pas Je vends <rire> Comprenez bien Je vends <rire> Sans filer Sans alcool Je vends ah, C'est magique Alors à ton avis euh, Catherine Qu'est-ce qui est caché derrière ce mot voilà. Vol Vol laïma Je ne fuis pas, je veux jouer. Ouais oui Comprenez bien. Je vole. Envole-toi petit écureuil. Euh, euh, un écureuil ça vole pas. Tu vois. C'est pas faux. C'est une bonne réponse, c'était Louane avec je vole. Dernière question Catherine. C'est bien parti, je pense que pour que tu puisses, tu euh, puisses gagner les mercredis à 7h35, vous le savez, on fait la Kids Line avec les enfants de moins de 12 ans qui peuvent nous appeler Grand Moment. J'adore. À chaque fois, c'est super. On passe un super moment avec vous. On a posé comme question cette semaine quel animal aimeriez-vous être On a eu Émilie au téléphone qui nous a dit qu'elle voulait être un chat. Miaou A ton avis, pourquoi elle voulait être un chat Est-ce que c'était pour monter sur les arbres ou pour faire la grasse mat Pour faire la grasse mat. On vérifie On a Bonjour. Émilie qui est là aussi ce matin. 8 ans. Bonjour Émilie. Bonjour les fifous. Bonjour oh. Ah Émilie, j'adore. Bienvenue Émilie dans la Kids Line. Tu serais quoi comme animal toi Moi, je serai un chat. Ah, un chat. Oh, pourquoi pour, euh... pour pour faire, faire la grâce matinée le matin. Ah. <rire> C'est vrai. Ah, il y en a beaucoup qui aimeraient bien être des chats. Ah, bah oui, Et pour faire la grâce matinée aussi le soir. <rire> C'est une bonne réponse. Catherine, tu gagné wow. yeah. Ah, on a eu chaud On a eu chaud avec le duel, j'ai peur, mais voilà. Euh, Catherine voilà. a réussi, deux bonnes réponses voilà. sur trois, c'est très bien, c'est fait. Catherine est un diesel, il faut le temps qu'elle démarre <rire> Il faut le temps que ça chauffe Puis alors, auprès de l'essence, mon pote, elle prend le temps pour chauffer <rire> <rire> Catherine, eh c'est gagné, du cadeau pour toi, quatre places de ciné, compil énergie ou enceinte Bluetooth, il faudra faire un choix, Catherine. On te laisse voir ça avec Tiffany au standard. D'accord, merci beaucoup Avec grand bon bon plaisir, bonne journée à toi à très bientôt Catherine, on revient dans quelques ah. minutes Au revoir Catherine, bisous, bisous Il euh, y a du quoi pour vous, oh génial On va parler, ah c'est génial, faut que je vous raconte un truc Dans quelques secondes qui m'est arrivé, je me rends compte Que j'ai 31 ans et il y a un truc que je ne sais toujours pas faire C'est vrai ouais. ah, C'est incroyable, <rire> ça m'a fait peur d'ailleurs hier Je me suis dit là mon grand quand même, falloir se réveiller euh, On en parle de ça avec vous juste après Si il sur énergie Where do I go when I remember like not patience in the air I'm a ghost you stop Where do I put the reason to let me stay need me a girl like a pro 48 de la nintendo switch pour chez vous vous gagnez votre console Nintendo switch dans le 69 sur énergie ça tombé tout à l'heure à 9h c'est game tirerlor.com qui vous offre ça ce matin euh, Nintendo switch la dernière qui nous reste d'ailleurs les copains avec le jeu Pokémon let's go pikachu avec le, le pikachu et vous lit aussi Tu sais c'est le jaune et le bleu je crois. Euh, non, euh, c'est celui qui peut euh, avec une pierre de je sais pas quoi, il peut soit se transformer en, en feu Voli je sais pas quoi, je sais plus. Ce qui est génial c'est que vous faites semblant que vous connaissez le truc. Non mais, mais moi j'étais <rire> <moi, je rire> mais j'étais trop fan des Pokémon et je sais qu'Evolie en fait il peut se transformer en trois trucs, un genre Evolie de feu, Evolie d'eau et Evolie de l'autre de terre, de terre ou ouais, je sais plus. Mais hein, je sais qu'ils font ils font ça. C'est de la, la main noire noir. C'est la main noire la main noire Non mais vous je sais que Evoly fait ça Vous allez pouvoir jouer à ce nouveau jeu qui sort aujourd'hui en plus un Pokémon Let's Go Pikachu Avec la Pokéball La Nintendo Switch pour chez vous Surtout la Nintendo Switch Surtout la Nintendo Switch, <rire> la Nintendo Switch ouais. Elle est belle franchement c'est une superbe console quoi Et ce qui est génial moi je trouve c'est que tu peux jouer Tu as un portable quoi Ceux ah, ah, ouais, tu sais qui ouais, prennent les transports oui. en commun le matin euh, ouais, top, ou Si quoi. tu vas aux toilettes 25 minutes euh, <rire> as <bien> <rire> Voilà si tu as déposé le bilan aux toilettes Pourquoi pas tu peux prendre ta Nintendo Switch Nintendo par SMS au 78 Pour vous inscrire à Nintendo au 6018 Vous jouez avec nous à 9h On vous appelle, bonne chance C'est le 6 -9. Vous savez que votre radio est allumée sur Énergie. Parce que vous entendez les plus gros hits toute la journée. Vos hits préférés toute la journée. Quand t'es pas là, toi, là où les mots font s'aimer les Si tu l'entends, ça, je te pardonne. Énergie.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 Économisez jusqu'à 50% avec l'assurance auto au kilomètre. Calculez votre bénéfice sur corona-direct.be. Corona Direct Assurance, directement assuré, directement rassuré. Direct. Chez D, moins -50% sur le deuxième produit sur toutes nos marques de maquillage. Choisissez et mixez dans tous les magasins Di et sur l'e-shop lishop.di.be. Faites-vous plaisir. Waouh, quelle jolie veste Et combien je l'ai payée 20% de moins. Oui, vous avez bien entendu, 20% Maintenant chez CA, 20% de réduction sur toutes les vestes pour dames, hommes et enfants. Je traversais le passage pour piétons, j'ai senti un choc, puis plus rien. Et après L'enfer. Entre mes angoisses quotidiennes et les démarches pour les assurances, je m'en sortais plus, j'ai failli tout abandonner. On m'a dit d'appeler l'agence Wallonne pour la sécurité routière. Leurs juristes m'ont conseillé, leurs psychologues m'ont écouté, gratuitement. Ce dimanche, c'est la journée mondiale du souvenir des victimes de la route. Si vous ou l'un de vos proches avez subi un accident de la route, l'agence Wallonne pour la sécurité routière peut vous aider. Pour nous contacter, rendez-vous sur victimesdelaroute.be Envie de vivre des vacances extraordinaires Plongez ensemble dans un paradis aquatique, réalisez des activités passionnantes et visitez Disneyland Paris. Découvrez Village Nature Paris, une expérience Center Parcs unique. Réservez maintenant sur centerparcs.be Center Parcs. Ensemble, vraiment. Collect and Go. Ah, oh, comme c'est loin, le temps où je stressais dans les fils pour aller faire mes courses. Oh. Et oui, sur collectandgo.be, on fait les courses à votre place. Et vous, vous profitez du reste. Collect -and Go, le service de course en ligne de Coleroy de Groupe. 7h52 sur NRJZ dans un instant. Oh, pardon, un petit point sur les routes, s'il vous plaît. Oui, mais il y a quelqu'un qui a oublié sa brouette sur le 411. Oh, ah, GG, sa brouette voilà. En direction de Bruxelles, la bande de gauche est bloquée. Soyez vraiment très prudent Sinon, des ralentissements, il y en a en direction de Bruxelles. 15 minutes de perdu sur le 400 entre Houlart et O'Dorghem. Sur le ring extérieur, ça coince entre Waterloo et Houlart. Comptez 15 minutes en plus. Et puis sur le 411, entre Stokem et Sterpenich, vous perdez 28 minutes. Dans un instant, on va parler de, de votre âge et de ce que vous ne savez pas faire. Parce que je me suis rendu compte dire que j'ai 31 ans et je ne sais absolument pas faire un truc. Je vais vous dire quoi dans un instant ça me fait peur c'est inquiétant euh, vous aussi je suis sûr on a tous un truc qu'on sait pas faire malgré notre âge on en parle juste après z sur énergie <médicatrice> 55 sur énergie Calvin Harris et Sam Smith pour Premises ça va arriver dans un petit instant les copains les fifous j'ai une confidence à faire avec vous ce matin et euh, en fait je suis très hésitant je sais pas si je dois vous le dire non, mais c est, c est, je me suis rendu compte de ça hier soir euh, ça m'inquiète je vous le dis ça m'inquiète j'ai 31 ans ouais. malheureusement qu'est-ce qu'il va nous dire et, et <rire> allez vas-y Lance-toi Lance-toi et, ouais. je, et je sais pas faire pipi debout Mais non Non je vous promets Pourquoi <rire> t'es pas le seul tu sais Je, je sais pas que je sais pas faire Je sais faire mais j'en vous partout Donc euh, voilà je peux pipi assis du coup. Mais comment tu fais Ben pipi assis <rire> C'est la mais solution Perso euh, je suis comme Marco Si je suis chez moi Je préfère faire assis On est d'accord Ben évidemment ouais. attends ah Moi puis, non bah, Même chez moi je fais debout Debout ouais. Ah non ah J'arrive pas, faire... pas, pas Les seuls trucs où j'arrive C'est dans, dans les urinoires compliqué en même temps dans dans la nature parce que là faut pas viser mais alors dès que c'était un toilette quoi une toilette et qui a la lunette bah là tu es sûr que la lunette j'en mets un peu partout donc je ouais je vous promets c'est pas une blague je suis très sérieux vraiment les gars je ne te juge pas S'il vous et à 31 ans ça crée un peu toi quand tu as 12 ans bon tu mets ça sur le coup des 12 ans oui à 31 ans ouais peut le mettre sur le coup de l'alcool en et le matin dans la douche et le matin oui Pratique ouais. et écologique. Il ouais. euh... <rire> y a Frisco qui nous regarde genre « Mais qu'est-ce que vous faites ?» Non, non, attends, je suis dans la douche évidemment. <rire> ah, vous avez votre âge et vous ne savez pas le faire. Je suis sûr qu'on a tous quelque chose... Euh... Ouais. Euh, voilà. Frisco est un truc quoi ouais. Moi j'ai pas passé Et t'as quel âge 28 ans. Oui, alors... 20... Pardon, j'ai 28 ans et je ne sais toujours pas repasser. Voilà. Ça c'est de la alors, beurre espoir. Je vous ai... Non, non, je te jure que des fois j'ai un t-shirt qui a peut-être un ou deux plis, je le repasse, il a plus de plis. <rire> C'est un bon ave hein. Allez, moi, moi je défroisse mes trucs en repassant, tu vois, c'est voilà. Frisco était un homme heureux dans les années 2000, je sais pas si vous vous rappelez, on avait tous ses chemises, ces t-shirts froissés, c'était de mode à un moment donné. Ah, mais moi je moi l'année 2000, elle continue en 2018 en <rire> <à> <rire> Il s'arrête pas. Euh... Euh, qui a quelque chose le euh, j'ai 28 ans et je ne sais toujours pas tenir un bébé dans les bras. Ouh là, tu me fais peur. Non, j'ai pas de bébé, mais c'est juste que parfois, tu vois, il y a des bébés des nouveau-nés dans la famille ou des amis qui fait tu veux le tenir non, surtout pas je vais le lâcher dans quel sens Je sais pas. Tu vois, dans le commence à pleurer la tête en bas, c'est dans le mauvais sens. Il retourne. Oui, mais tu vois, il faut le prendre d'une certaine manière parce que la tête peut pas aller sur le côté et tout. Tu vois, tu as envie de le prendre comme un, comme une vieille lavette, tu vois, par les bras, tout ça. Jérémie voit un bébé fille. Elle est où le Cucu ou la tête Chut Non, ça comme pas. Non, quand même pas Tiffany. Ben moi j'ai 24 ans et je ne sais toujours pas faire de sauce tomate. Ah pour les pattes. Eh bon, tu nous invites pas non. à manger surtout. <rire> T'aurais pas dû réduire ça à la sauce tomate, tu sais toujours pas faire à manger. <rire> Tout ouais, court. Voilà <rire> Même quand elle achète une sauce tomate déjà toute faite, elle arrive à la forêt Ah ouais, j'la crame. <rire> dites-nous ce matin, 3018 par SMS ou vous appelez Tiffany 0800 23456, c'est gratuit. J'ai votre âge et vous ne savez toujours pas faire. Aurélie de la rédac. Ah moi, j'en ai un qui peut témoigner à la maison. Euh, ne me donne surtout pas un rasoir pour te raser les cheveux. C'est vrai. Un truc électrique. C'est Ah non, non, je fais des trous Donc j'ai donc toi, j'ai 22 ans et je ne sais Et quelques années en plus mais euh... Je ne sais pas, non, je ne sais pas faire Et tu n'es toujours chose. pas rasé la tête mais Si vous voulez, moi je suis un peu un marquetif euh. euh, T'es sûr euh, Oui <rire> J'ai retrouvé, je, le, retrouvé je, le bon sabre, tout est bon J'ai des dossiers qui ont cru que non, tu ne sais pas faire ça Allez, dites-nous les fifous ce matin Vous nous dites, j'ai donc votre âge Et je ne sais toujours pas faire 0800 23456 pour appeler Tiffany Ou alors le 3018 par SMS Mesure du temps on pas maintenant mais les pages tournent s'écrivent dans les tourments on se laisse porter par le vent on sait jamais dans quel sens c'est si la route est longue la vue en voilà distance si on s'écrive dans les tourments on cherche un passage son boussole en dérapage en surval on prend les virages pour au sol y a pas de stage pas on prend des notes, des notes de corps je des halt des atomes il faut toutes de nous quitter En passage, sans boussole En dérapage, on survol prend les virages, faut coller au sol. y a pas de stage, pas d'école des notes, des notes au vol Les photos de nous qui dénotent, on les décolle 8 en 1 sur NRJ, bienvenue, bonne matinée Bon vendredi Avec Big Mat, construire ou rénover par tous les temps. Le duel énergie qui va arriver à 8h05 dans quelques minutes. Avant ça, l'actualité de ce 16 novembre et la météo aussi pour aujourd'hui. Un temps généralement sec. Aujourd'hui, on aura des nuages, de belles périodes ensoleillées, des températures entre 6 et 11 degrés. L'actualité de ce vendredi 16 novembre avec Aurélia dans Bonjour Aurélie. Bonjour Marco, bonjour à tous. Les actions se poursuivent chez Bipost. Des piquets de grève ont été installés devant les centres de tri de Bruxelles, Anvers et Gans. Hier, la direction a lancé un appel aux syndicats pour reprendre les discussions. Les actions sont toujours en cours chez nous pour dénoncer la hausse de prix des carburants. Ils font suite aux appels lancés sur les réseaux sociaux. Des barrages ont été installés au dépôt total de wandre et de Feluie. On annonce par ailleurs des blocages à Charleroi où elle court à Rallon ou encore à Bruxelles. Enfin, en sport en, en football, les Diables Rouges affrontés hier soir à l'Islande en Ligue des Nations. Le match s'est soldé par une victoire de nos Diables Rouges 2-0. Deux buts que l'on doit à Michy Batshuayi. Bye Michy À toutes les fans de beauté, fans de make-up, fans de parfum et de soins, en ce moment, 15% sur tous les côtés. Planète Parfum, fans de beauté. Aussi sur planeteparfum.com.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 C'est chouette le vendredi euh, C'est chouette Ceux qui bossent que le week-end Tu vois ils disent Oh non pas chouette du tout Non c'est pas chouette Bon courage en tout cas Si vous avez bossé ce matin Avec énergie à fond dans les oreilles Dans la bonne humeur Dans un petit instant C'est le duel énergie Les fufous sont là Il y mon frisco Bonjour tout le monde Bonjour mon Marco ya' y a Bonjour Bonjour a... Bonjour Bonjour Il de la Renac Bonjour Il <rire> y a Tiffany O'Sandard. Bonjour tout le monde euh, hi -hi. <rire> C'est elle elle, elle, elle, elle est emballée Elle, elle est emballée, on espère que toi bien ce matin C'est bienvenue, le duel énergie dans un petit instant Avec Cindy qui revient Notre maître du duel, nouvelle maître du duel ouais. Toute fraîche, toute pimpante Ça arrive juste après Calvin Harris now Now judge what I'm doing Are you hiding now To excuse that I'm ruined Cause I'm ruined Is it late enough for you to come and stay over? Cause we're free to love, so tease me. Ooh. I made no promises, I can't do golden rings, but I give you everything. Magic is in the air, they're in the air. Science here So come get your everything Tonight I made no promises I can't do golden rings But i give you everything Tonight Magic is in the air There ain't no science here, So come get your everything Tonight Tonight <laughs> You acting tonight Is it loud? Cause my body is calling for you, calling understand i can't do golden a but I give you everything tonight magic is in naturally hot that only you could i want major no PUCC because i really saw this the exhausted DIN higget hat has stopped us on my These days i came out of them will I came out of this time I канале you everything see who is in the air there getting no science Bunglit lyrics and early 2018 and i really wanted to do 8 h 6, 6 pardon sur énergie bientôt 7 les copains Amir qui arrive Je voudrais que ça dure 100 ans que que Nouveau hit extrait du nouvel album d'ailleurs et oui il est revenu avec un nouvel album Le dentiste il est là dans la place Amir qu'on écoute dans un petit instant avant ça c'est le rendez-vous incontournable qu'on a tous les jours avec le duel énergie et notre maître qui revient Cindy Le duel énergie Bonjour Cindy Salut. Salut Salut Cindy est à 100 euros dans sa cagnotte, euh, ça me fait me repenser à la chanson. Hashtag, je suis Cindy Cindy, pa, pa, pa, la, la, la, la. Euh, Cindy sois la bienvenue ce matin dans le Duel Énergie. Ouais. On espère que ça va durer avec toi longtemps, comme dit Amir, euh, que tu pourras arriver même au niveau de Colline, qui ah, est notre est maître, ça. la maître des maîtres. ouais On n'a jamais été aussi haut que 2600 euros, c'est Colline qui est la maître des maîtres du duel. Oui. Mm. Voilà le montant à battre, 2600 euros bonne chance, Cindy. Euh, Arnaud va jouer contre toi ce matin. Oui, Arnaud qui travaille comme vétérinaire dans les Ardennes, il est marié et il a une petite fille de 7 ans qui s'appelle Célia. C'est d'ailleurs grâce à elle qu'il s'est inscrit. Ah. Il aime jardiner, il a d'ailleurs son propre potager et puis en ce moment, il regarde <rire> la série de Good Doctor. Alors Cindy, tu, je peux te dire que les tomates, les concombres, les courgettes, tu vas te les prendre en pleine tronche et ça, ça va faire mal. <rire> je crois qu'il ça j'achète. <rire> oh Allez, on Foulic quand elle fait ses présentations, c'est incroyable. Ouais, j'adore. Arnaud, bonjour. Bonjour Marco, bonjour toute l'équipe. Bonjour Arnaud, hey, c'est génial en potager, je rêve d'avoir ça, je c'est vrai. Ah, c'est terrible. Oui. Tu, tu te prends tes petites tomates, tu prends ton petit basilic. Voilà. Tu un jardin Exactement. Je à euh, une terrasse. Un euh, avantage d'habiter dans les Ardennes, hein. Ben voilà, exactement, et d'avoir du terrain et cetera. Très beau les Ardennes. Ah ouais, j'aime beaucoup cette région. Ouais, très, très reposant. Moi, j'ai un appartement, pourtant j'ai un potager, hein, il a au moins 60 ans. J'ai peur. Oui. Oui. Non, mais un oui, pote âgé. Oh 10 oh. oh ah ouais, euros. 10 euros. 10 euros. 10 euros. 10 pas avoir le jingle Non, ça en mérite fait, même pas. En fait, c'est tout ce qu'il veut. On ça mérite ça. même pas le jingle. Cindy, Arnaud, nous allons jouer ce matin avec un blind test sur les BO de films Est-ce que vous êtes calés en film Moyen. Moyen, ça promet ce duel. Non mais ça va, c'est des films quand même assez connus. C'est des BO qui sont connus aussi par rapport à ce film. Vous allez jouer ensemble, il y a 5 extraits, jusqu'à 500 euros à gagner évidemment. Attends, excuse-moi, on dire le titre du film du coup Exactement, tu as tout compris, le titre du film. Non mais que les règles soient bien claires sinon. Oui, tout à fait. Non mais elle a raison, elle a raison de préciser, je n'avais pas précisé. Et on rappelle cette règle fondamentale, votre buzzer c'est votre Très non Et voilà Faudrait un peu ami. rapide, Arnaud ah ouais. <rire> On y va, donc on cherche Cindy, je rappelle, et Arnaud. En effet, nous cherchons le titre du film. Hein, attention, pas la, le, on s'en fout de la musique, c'est juste à quel film okay. vous pensez quand vous entendez cette BO de film. Voici le premier extrait. Bonne chance à vous C'est parti bah, Cindy. Cindy Taxi Plus précisément 4 5, pardon, 5. Taxi 5. ça à regarder tiens un taxi 5 et t'as arrêté quand tu commences ta phrase en disant j'ai commencé à regarder ce film je me suis endormi les gars à chaque fois je m'endors moi j'arrive jamais à regarder un film en entier le soir c'est chiant regarde il me faut une semaine pour regarder et bah ça m'a beaucoup fait la première scène avec le marseillais le l'accent marseillais c'est génial l'accent marseillais on peut faire un film rien que sur ça ah oui oui mais c'est magnifique quoi un peu cher arrête de rouler comme un anglais qu'est-ce que tu fais bon du compte tu tu fais bien et j'ai vu que à marseille la favela moi quest Ah, euh, J'ai vécu dans la favela Le gars il a cru qu'il était à Rio de Janeiro là. <rire> Cindy, Arnaud Mais c'est ce qui dit dans la chanson euh, Ça fait donc 100 euros un, un point pour Cindy, bravo Voici le deuxième extrait, celui-là ça va aller vite Je sais pas pourquoi, je sens que vous allez être très, très rapide Arnaud, Cindy, bonne chance Cindy Ah, Cindy. on a eu Cindy Mais jamais ce que Cindy est pas sur de... euh, Cindy, <rire> <rire> on, on t'écoute Cindy n'est plus là euh... Sydney, allô, allô Oui, j'ai un trou. Ah. Désolée. <rire> C'est pas ça. Oh, C'est pas, pas le film « J'ai un trou euh... <rire> ». Celui-là, il est réservé aux plus de 18 ans. Euh... Con, Arnaud, bon. une idée, une proposition. Pirate des Caraïbes. pirates des Caraïbes, eh oui oh ça va faire ça Jack Sparrow un physique ce qui est dingue c'est qu'ils vont arrêter avec Jack Sparrow Johnny Depp c'est fini quoi mais ouais. ça va franchement pour, ça pour moi ça c'est plus pirate des Caraïbes de fait plus ça ils vont mettre plus... Danny Boon apparemment <rire> oh là là l'horreur <rire> <rire> picard Caraïbes ça va être ça j'aime <rire> bien <rire> ça fin <Cindy rire> d'hier d'égalité Execo un, un chacun ah c'est un bon duel ça me plaît bien ça Voici le troisième extrait, on cherche ce matin des films. Ce sont des BO de films, on cherche dans le du film. Cindy C'est la clochette, euh, trop tard. Euh, trop tard. J'ai dardé, c'est trop tard. Et clochette, clochette, clochette. Qui dit clochette, dit trop tard. Dit trop tard. Bon, c'est 5 secondes, Pétan. Eh ben, on vous laisse pour vous, les fifous, ce matin. Je suis sûr que vous avez trouvé celui-là dans la voiture, là. Il est facile. Mais moi, ça me dit quelque chose, je n'ai pas le titre du film. C'est un film... Euh... Si, voilà. Mais oui, moi, je voulais... avec des dinosaures. Avec euh, les, les velociraptors et tout ça, tout ça, tout ça et mec s'occupent à imiter le dinosaure, vous êtes tragiques. <rire> vous êtes beau On fera ça en story juste après. Allez, vous pensez avoir trouvé le titre de ce film, les fifous Vous envoyez Duel plus le titre du film par SMS 78. C'est un euro, le message envoyé reçu. Quel est ce film qu'on cherche Avec les dinosaures facile Franchement facile euh, Plus que enfin, là, On peut pas on faire nous plus On dit Duel Godzilla Non c'est pas Godzilla Alors oui c'est un dinosaure Celui-là mais c'est pas celui-là celui où il y a plein de dinosaures C'est un parc même Avec des dinosaures bon, ouais, C'est vrai je peux pas être plus précis Là euh, les gars <rire> <rire> oh euh, Vous auriez duel Plus la bonne réponse Aux 78 Bonne chance Du cadeau pour vous aussi à la clé euh, Cindy Arnaud Égalité toujours Toujours à 1. On continue Voici le quatrième extrait Attention concentration Ça va aller très très vite Celui-là aussi je pense Bonne chance Musique Alors on t'écoute. Intouchable. Arnaud nous dit intouchable, c'est comme de dire au calme. Le eh oui, au oui. calme. Oh, c'est oui, intouchable. Oh, cette chanson est oh. On écoute. Petite C'est euh, un interlude musical. Franchement, droit. on devrait mettre ça au répondeur, tu vois. Mettez-toi ah. au répondeur. le mettez vous Et j'ai le droit. Tu te chutes <rire> dans les cinémas on a les le, le ouais. chant toujours le... <rire> c'est bon c'est Ona Matina euh, c'est ça je crois c est, c est, ouais, ouais. Ben Ludovico Eino ouais c'est ça là, il, a, il a même joué du piano euh, en Antarctique qui t'a posé la question C'est génial, c'était l'info du jour euh, Arnaud, Cindy euh, bah, Du coup Arnaud, oui, ça fait euh, un point de plus 200 euros probable pour Arnaud Si tu deviens maître du duel ce matin C'était bien intouchable Attention, c'est le dernier extrait Si on a une égalité Qui avait répondu en premier C'est Cindy ah du coup, bah, du coup, ben, Cindy bah allez, Si Cindy, Cindy marque le point, tu restes maître du duel Si par contre Arnaud gagne Oui, il devient maître du ah, duel bien, moi, Et si personne ne trouve, ça sera Arnaud quand même il, ouais. a, il a deux points Bonne chance Voici le dernier extrait. on cherche un film. Et je vous donne un petit indice, cherchez pas trop loin. C'est c'était il y a pas longtemps à l'affiche. You ah. oh, enfin oh là Il y a personne. Ben c'est même très très très récent. Ben je me demande même s'il est pas encore à l'affiche. Oui, oui, oui, oui, ah c'est il y a personne. Euh... Aïe, aïe aïe aïe aïe. Et bon c'est quoi C'était Arnaud Oui bah ça oui Bah <rire> Ça oui C'était le nouveau film Avec les Gaga A Star is Born Avec Bradley Cooper Et il est canon dans ce film. Ouais je sais tout le monde en parle mais, Et il chante Divinement bien Bah sinon Il aurait pas fait ce film là Bah ouais mais bon Tu peux être acteur Et pas savoir chanter Et là il sait faire les deux C'est vrai qu'il chante bien Et joue de la guitare aussi Comme un chef hein. Franchement ah ouais. ah ouais ouais Bien bien Brad coupeurs avec Lady Gaga Star Is Born Nouveau film Personne n'a trouvé Dommage Ce qui fait que Arnaud Avec ses deux points ce matin Prend ta place Cindy Désolé Arnaud devient notre nouveau maître du dieu Bravo mec Bravo Arnaud Eh voilà Tu peux remercier ta fille qui t'a ouais, poussé à t'inscrire oui. bon. 200 euros pour toi ce matin Arnaud et Cindy, t'as quand même 100 euros On te fait un petit virement dans la journée Dans la journée euh... ouais, François, <rire> <sympa>. <rire> ouais, mais 100 euros C'est pas mal On voilà. ouais, pourra cool, pour te faire un petit plaisir Un petit euh, resto, Sydney, un un petit resto, resto ou... en amoureux Tu sais, tu' une petite idée de ce que tu vas faire Pardon Tu vas tu sais, petite idée de ce que tu vas faire Un plein d'essence c'est clairement ça en plus ça va être ça ouais et encore avec 100 euros ah, presque un plein je suis sûr. non si quand même ouais, <rire> t'as ah, besoin Sydney on t'embrasse merci d'être passé dommage bisous gros bisous bisous, bisous. bisous. bisous tous, et, et n'hésite pas à te tu reviens quand tu veux Arnaud et eh ben c'est chouette nouveau maître du duel tu seras là lundi à 8h05 Arnaud Super, merci beaucoup. Bon Avec plaisir. Salut, bon plaisir. Ouais, Bisous, bisous, Arnaud. Et si vous voulez venir défier Arnaud lundi, très simple, vous envoyez Duel, tout simplement, plus votre prénom. Tiens, comme ça, on fait déjà les présentations. Duel, plus votre prénom par SMS au 6 0 1 8. C'est un euro le message envoyé et reçu. Euh, on cherchait tout à l'heure ce film. Ouais, Frisco On a reçu Duel Dino Park. <rire> Dino Non c'est pas ça on a reçu plein de bonnes réponses C'était évidemment Jurassic Park Mais oui Ah ah ah Ah ah ah Ah mais j'aimais beaucoup la Jeep Ouais je prends le film Mais classe cette Jeep Il y a des dinosaures partout Et lui ce qu'il préfère C'est la Jeep quoi Si tout était bizarre moi je te le dis C'était bien Jurassic Park Et ben bravo les fifous Amir ça arrive dans un instant Et on revient juste après A de suite A de suite Le duel énergie C'est le 6-9 Sur énergie, énergie On vous joue vos hits préférés Sans s'arrêter Dans la playlist énergie Chaque jour à 9h et à 20h, c'est vous qui programmez, vous qui décidez. Vous choisissez les hits de votre radio préférée. Les hits Énergie, c'est vous qui les choisissez. Créez maintenant votre sélection musicale gratuitement sur énergie.be. La, la playlist Énergie, inspirée par vous. Jojo Jojo jo, La Gold, un délice Qui mérite un 10 sur 10. Pas trop acide, ni sucré. Pleine de vitamines et bon marché. Un super encart à croquer à tout moment de la journée. Un fruit belge. Étonnant. Cultivé par papa et maman. La pomme la plus cool du pays. Dépose-la dans ton caddie. Jaune à gold, un fruit de chez nous. La nouvelle récolte de pommes jaune gold. Déjà en magasin. Jaune gold. Avis à la population. Il y a toujours un magasin de jouets Dreamland à deux pas de chez vous. En plus des 42 Dreamland, on peut aussi commander sur dreamland.be et se faire livrer dans 350 magasins Colruyt et OK. Et on récupère les jouets en faisant ses courses. Ça c'est un deal. Dreamland. Tout est avant. en jouant. Et ce samedi, Saint-Nicolas viendra en personne chez Dreamland. Infos sur dreamland.be. Et ça va mieux avec Céline. Ah, m'a quitté. Oh là là, mon pauvre. Ah, mm. oh, mais tu sais, une de perdu 10 de retrouver, hein. Ouais. Et puis l'herbe a toujours l'air plus verte ailleurs, mais à chaque chose, est bon mm -hmm. Alors tu prends le temps par les cornes, ta ouais. seconde vie commence maintenant. Ouais. Ces conseils ne vous êtes pas. Bon, vraiment. Écoutez ce d'un psychologue. À la Mutualité Chrétienne, on vous rembourse 180 euros de consultation par an. La solidarité, c'est bon pour la santé. Yeah Maintenant, c'est Je vise la confiance en moi. J'ai vraiment besoin d'atteindre ce niveau pour décrocher mon futur job. Attitude professionnelle, gestion du stress, remédiation en maths. Développe toutes ses compétences et bien d'autres encore lors de nos ateliers sur mesure organisés dans ta région. Gagne un niveau et rapproche-toi de ton futur job. Plus d'infos, jeune.leforum.be Offrir un album photo pour Noël. Oh, mais quelle bonne idée Il n'y a pas plus personnalisé, n'est-ce pas en effet, Cew a été élu meilleur service photo du monde, justement pour ses superbes couvertures personnalisées avec finition en relief unique et en prime, recevez un magnifique coffret cadeau pendant les fêtes. Créez votre album photo Cew sur c e w e b C'est décidé, je n'utilise plus de cette plastique. C'est décidé, je diminue ma consommation d'énergie. C'est décidé, j'achète mes produits à la ferme. Agir de manière responsable, nous le faisons déjà tous et tous les jours. Et si nous faisions la même chose avec nos investissements Chez CBC, nos experts vous accompagnent et vous proposent une gamme de fonds de placement qui respectent vos attentes et aussi vos valeurs. Découvrez nos investissements responsables sur cbc.be respectinvest respect CBC Banque et Assurance, décidez d'avancer. Aldi est ce que certains en pensent. Il y en a qui pensent, les marques Aldi, non, ça peut pas être aussi bien que les marques connues. Eh bien, ils ont tort. Parce que chez Aldi, pour faire baisser les prix, nous faisons des économies sur les coûts, jamais sur la qualité. Des tests indépendants le prouvent, de nombreux produits Aldi font aussi bien que les grandes marques. La différence, c'est les prix. Certains sont quasiment moitié moins chers. Découvrez tous les résultats sur qualitéprouvée.be ou mieux encore, comparez vous-même. Aldi, pour que chaque jour soit particulier. Dans un petit instant, Amir, avec longtemps, on a notre PE national qui va arriver pour le Debrief de PE. Euh, ça va être dans quelques minutes. Euh, et puis là, un petit point sur les routes, au Aurélie Un accident s'est produit sur le ring extérieur de Bruxelles, ça se passe autour de Strombeek-Bever, la bande de centrale est bloquée. Ah. Autre accident sur le 411 à hauteur d'Overhey en direction de Namur, la bande de droite est bloquée. Il y a des ralentissements en direction de Bruxelles sur le 40 compter 14 minutes en plus en Traverberg et Woluwe-Saint-Étienne. Et sur le ring extérieur, ça bouchonne entre La Hulpe et Hoularte compter 20 minutes en plus et puis au sud du pays comme tous les jours sur le 411 vous ralentissez entre Stockham et Stéria-Pedic 37 minutes de perdu ah courage voici Amir sur énergie on revient juste après débrief de pieux et puis on parle aussi ce matin j'ai donc votre âge vous avez votre âge et vous nous dites ce que vous ne savez toujours pas faire moi j'ai 31 ans je ne sais toujours pas faire pépites de bouche on, on a reçu des pépites c'est ouais ouais, ouais ah, par cool. SMS euh... <rire> et ben ça arrive dans un petit instant sur énergie bougez pas c'est <rire> des problèmes je veux que tes galères deviennent les miennes je veux que tes balançoires soient aussi tes orages tes peines deviennent diluviennes je veux qu'on s'apprenne je veux partager tes joies et tes migraines ton corps me donne le vertige et tes mains me menent nous jeunes Je pourrais me tatouer notre histoire sur le bras me mettre dans tes beaux avec moi c'est toi dans ce monde de fou seul sait c'est tout et j'voudrais que ça dure longtemps use ma peau sur la tienne un jour j'oublierai tout jusqu'à mon nom je saurai simplement que tu là que tu belle que tu es je voudrais que ça dure cent que jamais la raison atttigne c'est à cette envie de rêver tous les deux quand même jusqu'à ce qu'un jour nos deux yeux s'éétaitaient... Que mon sourire ait ma carte chance Je veux qu'on qu décolle qu'on décolle qu'on délire qu Jusqu'au dernier silence J'irai dans la rue si tu as besoin d'un toi Je pourrais vibrer nu pour que tu es un peu moins froid C'est toi dans ce monde de fou Seul sait c'est tout Et je voudrais que ça dure longtemps User ma peau sur la tienne Un j'oublierai tout jusqu'à mon nom je saurai simplement que tu es là que tu es belle que tu es miennes Je voudrais que ça dure 100 ans que jamais la raison'teigne C'est à peu cette envie de rêver tous les deux quand même Jus'à ce 15nze yeux s'éterns. Dur longtemps, j'ai aimé pour la tienne. Un jour j'oublierai tout jusqu'à mon nom, je saurai simplement que tu es là, que tu es belle, que tu es mienne. Je voudrais que ça dure sans que Et dans un instant euh, enfin pas tout de suite on s'en va à deux heures mais il y a Jason Derulo qui va arriver avec son hit goodbye ça va être dans quelques secondes avant ça on a parlé de ça ce matin avec vous j'ai ta, ta ta donc votre âge et je ne sais pas faire on a eu des SMS qui sont arrivés des pépites 30-18 Euh, on va les lire les SMS parce que on a essayé d'appeler tout le monde mais personne ne répond euh, les petits joues. Peut-être euh, qu'ils ouais. sont au travail. Peut-être qu'ils sont déjà arrivés au boulot. Qu'est-ce qu'on a eu mon Jeanne <rire> J'ai 33 ans et je ne vois toujours pas arriver les cons de près comme de loin. <rire> c'est Virginie qui nous envoyait ça au 38 Pas mal, pas mal Virginie. Bisou à toi. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre Il y a Amandine qui nous dit 32 ans, je ne sais toujours pas faire pipi debout non plus. D'entwory. <rire> Sinon ah. je suis toujours pas supporté ma belle-mère. <rire> c'est oui, mais c'est logique, sache pas faire pipi debout. Oui, c'est merci de se moquer de moi. <rire> ah. <rire> Il y en a aussi, aussi j'adore, Catherine qui me dit « Je 39 ans et je ne sais toujours pas faire de créneau. » C'est vrai que c'est galère, un créneau en voiture. Ouais. Moi, je maîtrise. C'est vrai ah, Oui, je maîtrise moi le moi créneau, aussi. faut le dire. Ah, ouais, ouais, ouais, ouais. Rangement bataille, bataille avant, bataille arrière, bataille navale, il y a pas de problème. <rire> euh, J'ai 26 ans et je ne sais toujours pas la gauche et la droite. Ah, ça, il y en a plein. <rire> c'est magique. Je suis sûr que toi, tu, tu sais pas la droite la gauche. T'es pas dit Ta droite, ta gauche <rire> <rire> ah toi au téléphone Oui pardon Allô Oui allô Tu sais pas ta droite Tu s'entends Ben nous je suis au téléphone en même temps Ta droite et ta gauche Tu ne la connais pas hein. Oui d'ailleurs je fais toujours Le petit signe euh, Comme un petit signe de croix Quand je suis au volant Pour savoir ma gauche Et ma droite Et alors je me rends compte Que la main avec laquelle Je fais le signe C'est ma main droite Et donc je dis Ok ça va Donc tourner à droite C'est ma main ah, oui, Et oui. <rire> y a y a gauche c'est la droite C'est rassurant Ça donne envie d'être <rire> en voiture avec toi Quel danger public Ah ouais incroyable Qu'est-ce qu'on a eu d'autre Rapidement Euh, j'ai 25 ans et j'ai encore du mal à plier mon linge Ah oh bah ça je peux comprendre c'est galère Ah oh bah j'adore plier c est c est Carré comme ça Ouais C'est je... <rire> voilà. enfin, oui, mon côté il, un peu euh, il, maniaque Il fait peur <rire> euh, Qu'est-ce qu'on a eu d'autre mon frisco J'ai 29 ans et je ne sais toujours pas conduire Vive la trottinette <rire> C'est génial C'est génial ouais. Vive la trottinette Attends j'en ai une pépite C'est Michel Il dit j'ai 37 ans Et je ne sais toujours pas monter mais Les surprises dans les Kindle Surprise Rires Mais, mais euh, c'est vrai, ils font des trucs compliqués des fois. Non, mais non, c'est de plus en plus facile, je trouve. Ah, Alors, hey, avant, il fallait un bac. Hein, pour je... euh... Mais vraiment, moi, j'ai eu la honte de ma vie, à un Noël, le petit cousin qui arrive, qui me dit « Tu peux me manquer mon touche ?» Je me dis « t'inquiète pas tout de suite. » J'ai mis une heure, j'ai même pas réussi. <rire> enfin, t'as le mode d'emploi avec des petits dessins. Oui, mais est, ça te tenait pas. C'était un truc en carton pourri. Euh... C'était nul. Je dis « Tiens, mangeons un autre. Donne-moi un autre. » Jérémy, les petits J'ai 26 ans et je ne sais toujours pas à quoi sert la vis de trop dans les meubles' IKEA. <rire> <rire> trop drôle. C'est vrai, c'est celle qui te fait flipper à chaque fois que tu l'as ouais. fait. Oula, là oublié un truc. Ouais, c'est ça, tu, tu te dis, je vais mettre un objet dans mon armoire, elle va s'effondrer ouais. tellement, parce que... à cause de cette vis. Alors, et les copains, ne démontez pas tout, ça sert à rien. Des fois, ils en mettent une en trop. Ouais, c'est juste pour dire de... Voilà. C'est pour le plaisir. Tiens, comme ça, tu vas te poser des questions. <rire> dans un petit instant, Georges Ezra, qui va arriver, pardon. je sais pas Jason, c'est Georges Ezra. Tout le même, hein, ouais. Jason, Georges. <rire> ça, c'est prochain à tout de suite. up the truth I've been dressing up for you Then you leave me in Stigmat, construire ou rénover par tous les temps. Dans un petit instant, c'est PE qui va débarquer sur énergie. Le débrief de PE, comme tous les vendredis. Avant ça, George Ezra est là, la météo. Le temps sera généralement sec. Aujourd'hui, on aura des nuages, mais aussi de très belles éclaircies. Côté température, entre 6 et 11 degrés. L'actualité de ce vendredi, 16 novembre, à 8h31. C'est avec aurélia Haddon. Bonjour Aurélie. Bonjour Marco, bonjour à tous la Distribution du courrier, des colis est toujours perturbée ce matin en cause. bien la, Les actions spontanées chez Bipost. Ce matin, des piquets de grève bloquent les centres de tri de Bruxelles, Anvers et Gans. Rappelons que les travailleurs dénoncent la charge de travail et un manque de personnel. La direction a lancé un appel au syndicat hier pour reprendre les négociations. En parlant d'actions, des blocages sont en cours pour dénoncer la hausse de prix des carburants. Ils font suite aux appels lancés ces derniers jours sur les réseaux sociaux. Des barrages ont été installés au dépôt total de Wendres et de Feluys. On annonce aussi des blocages à Charleroi ou Alcour, à Arlon ou encore à Bruxelles. Ils viseront les dépôts de carburant mais également les ronds-points et les routes. Ces actions font suite au mouvement des Gilets jaunes, mouvement lancé en France. D'ailleurs, demain, tout le territoire français sera paralysé. On va discuter emploi aujourd'hui au gouvernement. Les ministres doivent valider 5 nouvelles mesures du fameux « job deal » de cet été. Parmi ces mesures, il y a le nouveau système du premier emploi, système qui permettrait aux patrons de payer moins de taxes. Concernant les métiers en pénurie, le gouvernement veut investir dans la formation des travailleurs nouvellement engagés. Les ministres doivent aussi parler de préavis d'incapacité de travail et de reclassement professionnel. On passe au sport en football. Les Diables Rouges affrontaient l'Islande hier en Ligue des Nations. Un match qui s'est terminé par la victoire des Diables Rouges. 2-0. Deux buts qui ont été marqués. Amici Batshuayi, dimanche Les Diables jouent en déplacement face à la Suisse, il s'agit d'une finale de leur groupe hein, des groupes, un point suffira aux Belges pour rejoindre le Final Four qui se disputera en juin 2019, ça sera au Portugal ou en Italie il y a des chances qu'on croise les Français à ce Final Four ouais, Ben oui, ouais, oui. Ouais, ouais. Si la France est, beau, est première ça. et que la Belgique est première, bah, ils, feront, ils feront toutes les deux parties des quatre équipes pour euh, la Nation League. Bonjour <rire> yeah. Un goût de trop pneus Bon, je recommence. Quand on veut, on pneu. Ça va, le message est passé Contrôlez vos pneus et pas qu'un pneu. Plus d'infos sur contrôlezvopneus.be Le 6-9 et les fifous. <rire> C'est tous les matins sur énergie. Le 69 sur énergie. 8 ans 34 bonjour Bonjour Je vais un gros big up à Benjamin qui nous envoyait un SMS, euh, qui nous a dit, ah, le gars m'a oublié, le maître du maître du duel, c'était moi. J'avoue eh, oui, ah bah Oui, 3200 3100 3100, pardon, bah, ouais, bah 2006, Colin, non, tu n'es pas la maître des maîtres. Voilà, <rire> tu es deuxième. Bravo Benjamin Bravo Homegrown alligator, see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 See them the clock through skinny box and sledge dogs I could get yesterday's Time flies by in the yellow and green street around in the city for a me There's a mountain top that I'm dreaming of if you, me, you know where I'll be I'll be riding shotgun on the horse I'm feeling like someone I'm riding shotgun Underneath the huts I'm feeling like someone We got two in the front Two in the back. Sailing along And we don't look back Time flies by In the yellow and green Stick around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 I'm underneath the hot sun Feeling like someone I'll be riding sugar I'm underneath the hot sun Feeling like someone Bon week-end Eh oui c'est le week-end On peut se le dire déjà 8h37 sur Energy Louane et Julien Doré Qui arrivent dans un petit instant Avant ça comme tous les vendredis C'est PE PE PE PE PE PE PE -E, -E, -E. ça, ça va les fifous Ça va, ça wow va wow well, Je ne vous cache pas Que je suis très motivé Car je ressens encore Les effets des diverses potions magiques Que j'ai aggurgité hier A l'occasion de mon anniversaire Bravo oh yes, ouais yes, yes, yes pe <rire> e. et sur énergie Cha -cha -cha vendredi dont le 6 9 <rire> j'aime bien ce passage alors, avant de, avant de commencer je voudrais faire un, un big up particulier direction call où on apprenait vendredi dernier qu'un médecin a fait un faux certificat médical pour que son patient ne soit pas assesseur aux dernières élections alors attention c'est du génie le médecin a fait comme certificat je cite « Je certifie que mon patient sera à l'étranger ce jour-là. » BIM Ça, c'est collector, c'est du génie, champion du monde. 10 ans d'études pour oh ça, 10 ans d'études Mais mais lui, sur sa tombe, comme épitaphe, il faudra au minimum citer au diar, quoi Les cons, ça osse tout, c'est même à ça qu'on les reconnaît. Car certes, certes l'excuse est potentiellement recevable, mais ça ne relève pas du tout du domaine de la médecine. Ça, c'est le genre de médecin qui te soigne une triple facture ouverte du tibia ou à coup de sparras de ralicorne. Mais moi, ce qui m'intrigue, c'est le patient. À quel moment il s'est dit «Oui, Si je rentre un certificat médical qui stipule que je suis à l'étranger sur là, ça passera crème. <rire> <rire> pour pour lui idiocratie, c'est pas un film, c'est une autobiographie. Sinon, dimanche dernier, gros événement, c'était les 100 ans de l'armistice de la Première Guerre mondiale. C'était émouvant de voir Macron et sa femme pendant les commémorations. Tu voyais que sa femme était hyper touchée. En même temps, elle a vécu tout ça elle, elle... Non mais c'est vrai, elle, elle le soldat inconnu, elle le connaissait, c'était un de ses premiers élèves. Alors, pour l'occasion, pour l'occasion, tous les chefs d'État s'étaient réunis, Il y avait Donald Trump, Vladimir Poutine, Benyamin Netanyahou, Erdogan, tous des professionnels de la paix donc. Et oui, oui, vraiment, il ne manquait que Voldemort, Gargamel, le capitaine Crochet, on était bon. Alors, le débrief de cette semaine, on commence en beauté. Lundi, direction l'Angleterre où un cambrioleur a été retrouvé endormi au milieu de son butin. Pris en flagrant délit, le cambrioleur aurait déclaré « Je comprends pas ». Je comprends pas comment je me suis arrivé là. Lui, ça doit être le cousin du gars qui a rempli le certificat médical comme quand était à l'étranger. on va les réunir, on va les envoyer à une famille formidable, ça va faire le buzz. Alors, mardi. Mardi parce qu'on n'oublie pas, ça fait déjà 3 ans. J'avais une petite pensée particulière pour tous ces gens qui étaient au Bataclan, en rue dans le 10e arrondissement ou encore en terrasse dans le 11e. Oui, il y a des anniversaires qui sont moins fun que d'autres. Alors souvent on me demande tiens un peu toi, qu'est-ce qui te fait rire Eh ben moi j'avoue ce qui me fait ce qui me fait rire, c'est ce qui me fait peur. J'ai besoin de rire pour extérioriser mes peurs et j'avoue que le terrorisme, eh ben Ça me fait peur, je, je, oui, j'ai peur. C'est la première fois que j'ai entendu parler du terrorisme en Belgique, c'était la cellule de djihadiste à Verviers. Je paniquais, je me disais, putain, c'est chez nous, c'est chez nous vraiment si chez nous. Bon après je les ai imaginé avec l'accent de Verviers, j'ai éclaté de rire. non, ça perd en crédibilité quoi. Je me suis même dit moi alors place jamais de la vie. J'aurais osé faire une prise d'otage en Belgique Non, j'aurais bien trop peur de devoir négocier en flamand. Attends, imagine tu fais toutes tes revendications à la fin tu te ramasses juste un. Qu'est-ce que tu Putain les bâtards. Alors étant issu du spectacle vivant après l'attentat du Bataclan, j'ai commencé à développer une angoisse particulière, j'avais peur de monter sur scène, peur qu'un tel drame se passe dans la salle où je joue. Mais bon, après je suis quelqu'un d'optimiste je me suis dit si un jour je suis amené à croiser l'État islamique je serais peut-être plus là pour le voir mais j'aurais enfin une vidéo sur Youtube qui dépasse les 300 vues et ça c'est <rire> non parce que l'État islamique on peut lui reprocher énormément de choses faut quand même reconnaître qu'en terme de réalisation de vidéos ils sont pas mauvais hein <rire> certes leur production a un peu diminué ces derniers mois mais vraiment si le terrorisme ne s'apprend pas ils devraient faire du cinéma moi je connais pas bien les critères pour gagner genre la palme d'or à Cannes mais fondamentalement une vidéo de l'État islamique ça fait des vues. Non, ça se regarde comme un film des frères d'Aden. <rire> pas jusqu'au bout. Voilà. Voir pas du tout. Sérieux, non, sérieux, les seuls, les seuls qui regardent des films des frères d'Aden jusqu'au bout, c'est les habitants de Serain avec ce super raisonnement. Peut-être qu'on verra la maison dans le reportage. <rire> Et mercredi, mercredi, en parlant de l'été islamique, en France, un homme brandissant une vidéo de Dave sur son smartphone a tenté de s'immoler par le feu en s'aspergeant de vin rosé. Voilà, c'est bien, non, comme dirait mon pote Fred Si dit que klud avait besoin d'un chef, ce serait lui hein. Ça mérite pas encore un Darwin Awards mais on en est pas loin. Et jeudi 15 novembre, j'ai eu 33 ans. La seule chose que j'ai à dire c'est euh, merci maman, merci à tous pour votre soutien. Aujourd'hui, je peux le dire, je suis humoriste et chroniqueur, chroniqueur dans la matinale la plus dynamique et pétentante de la planète. En gros, je suis heureux, j'ai envie de dire merci Marco, merci Frisco, merci Jérôme, merci Tiffany euh, du, du standard. Et alors, je tiens à préciser, ce n'est pas son nom de famille parce que moi la première fois que j'ai entendu ça, je me suis dit original comme nom de famille. Et Aurélie de la rédaction, vraiment merci de m'avoir accueilli comme vous le Merci de m'accueillir tous les vendredis matins En scandant mon, mes initiales comme des dingues Maintenant même les gens dans les salles parfois me le font Et ça fait chaud au coeur J'ai juste envie de vous dire un grand grand merci Vous êtes juste au top Et je vous souhaite à tous une excellente journée je vous dis à la semaine prochaine ouais ah, j'adore C'est gentil, hein oui. merci Et bon anniversaire encore Et bon anniversaire Écoutez, encore <rire> Je vais retourner dormir. <rire> P.E. les copains, à voir spectacle absolument Le spectacle s'appelle Optimiste. Il sera le 29 novembre euh, euh, à l'occasion du Made in Bruxelles show à Paris. Cool Ça, oui, c'est génial ouais, Les artistes belges qui vont aller à Paname, on va leur montrer c'est quoi la classe. <rire> euh... C'est haut... super drôle de, de le spectacle ouais. Ouais. Oh, On s'est marré On a été le voir à Liège ouais. nous On a passé une superbe soirée Bon, ça a 150 balles Sur le retour Mais voilà Il s'est pris un flash Comme voyant. ça vous savez bah Non mais je sais pas Il y a un fifou Il voulait me prendre en photo alors... <rire> J'ai envoyé un courrier à la police J'ai dit Si vous voulez des photos Vous pouvez me demander hein, vous, vous avez me... des postes dédicacés <rire> Va sur énergie.be <rire> Euh, du 11 au 22 décembre euh, à Rennes au Café Théâtre Le Bacchus pour le spectacle Optimiste le 25 janvier à Dolan euh, le 16 février sera à Toulon au Théâtre d'Odé et le 4 avril à Diffère d'Ange euh, allez voir aussi c'est le site de pe.com c'est ça oui oui tout à fait voilà. et scoop j'ai été pris pour aller jouer à Montreux BIM ouais, ouais mais oui Oh, la c'est quand même un des festivals les plus prestigieux là, en termes d'humour oui, oh, félicitations je peux, peux juste encore un truc vas-y Mimi je sais que tu m'écoutes je t'aime oh, oh. Mimi non c'est ma, ma copine une petite arrêt ah. non ça c'est une blague c'est pas une c'est une antelope <rire> allez voir vraiment le spectacle de PE c'est génialissime vous euh, pouvez réserver vos places bien évidemment et allez checker le site le site de ouais. PE euh, là-dessus il y a les dates il y a tous les y total comme ça vous faites plaisir 8h44 voici Louane et Julien Doré il est 13h sur octobre et midi sur novembre il Il est midi sur novembre et le soleil peut attendre que j'ouvre un peu les yeux sur toi Je me fous de ce que tu penses Moi je parle à l'évidence Nous ne passerons pas l'hiver cette fois Il est midi sur novembre Je t'ai perdu dans la chambre labyrinthe en temps désert Crois-moi déposer des centres dans le cendrier des anges j'i revoir la mer sans toi wow. tremple Tu dois te réveiller son main. Il est mid sur novembre. Nous ne partirons pas ensemble. Mon cœur a décidé pour toi. Je suis si l'aise te prendre que j'ouvre un peu les yeux sur toi Il est midi sur novembre nous ne partirons pas ensemble ton cœur a décidé pour moi du sirop et des trucs pour les oreilles <rire> dans un instant Dean Lewis qui va arriver avec Bill right avant de retrouver Tanguy à 9h je l'ai vu passer mais je ne sais est parti ouais, et je... notre Tanguy notre beau gosse euh, il va arriver dans quelques secondes et on va parler je vais revenir avec ça on en avait déjà un petit peu papoté dans l'émission des petites anecdotes sur le corps humain parce que notre corps humain est incroyable les gars on va apprendre des trucs des trucs qui sont énormissimes je vous donne un petit comme ça est-ce que vous savez messieurs ça à nous que notre pénis et eh ben la moitié de la moitié se trouve à l'intérieur de notre corps Comme un arbre ah, bah, Je oh. savais que j'étais normal Tu peux être rassuré Frisco ouais, C'est comme un arbre Il y a des racines Elles sont à l'intérieur C'est ah ouais. un truc de fou quoi Mais Imagine celle de Genre Rocco Cifredi Imagine le... les racines Qu'il a à l'intérieur ouais, oui, ah, Pour le déplanter Celui-là ça va être compliqué <rire> Pour le déraciner Bonjour Langues euh, Je vous donne plein de trucs Sur le corps humain Dans un instant On va parler des muscles On va parler le déjà vu Vous voyez cette sensation De déjà vu ouais. et eh ben Je vous explique pourquoi Dans un instant J'ai ah, la réponse Il y a une explication réponse il ah, y a une explication oh j'adore c'est le truc j'ai déjà vécu cette oh. scène j'ai déjà vu ce truc je l'ai tout le temps mais toutes ben, les semaines j'en ai un je moment. vais t'expliquer pourquoi dans un instant Merci. Tu, es, tu es en danger fais attention euh, non, non je vais filmer un... ah. <rire> je vais sur Doctissimo là, dans deux secondes <rire> on parle de ça juste après et puis la Nintendo Switch aussi qui va tomber dans moins de 10 minutes c'est la dernière inscription possible pour vous maintenant vous envoyez Nintendo par SMS au 78 100 un euro, le message envoyé et reçu on vous offre ça c'est gamelord.com qui régale c'est là dans moins de 10 minutes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 C'est la playlist énergie. Playlist énergie. Hit music only. Proximus Business présente Anouk, coach sportif. Alors Anouk, mm -hmm. racontez-nous, pourquoi vous faites ce boulot Parce qu'on me demandait toujours des conseils mm -hmm. et j'avais envie d'aider les gens à, à être bien dans leur corps. Et vous, vous n'avez jamais besoin de conseils Ah si, si, pour mon site web, j'avoue que je rame un peu. Je sais pas trop comment faire. C'est pourquoi Proximus Business vous propose Biz online Votre site internet créé, géré et référencé avec l'aide d'un expert Proximus. à chacun son boulot. Plus d'infos sur proximus.be. Un accident, nous venons sur place pour vous aider à remplir votre constat. Même la nuit, Corona Direct Assurance. Directement assuré, directement rassuré. Tout allait bien entre vous, jusqu'à ce qu'elle tombe sur un SMS sur votre GSM et... Ton GSM Mais voilà ce que j'en fais Cette griffe sur votre voiture. Wondercar vous la répare en moins de deux heures. Et tes poucan, allez hop Les coups, nous les réparons en moins d'un jour. Et tes alters, ciao Et même pour les gros dégâts, vous pouvez aussi compter sur Wondercar. Une griffe, un coup ou un crash Wondercar.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 Tous usagers, tous concernés. Une initiative de la wsr l'agence Wallonne pour la sécurité routière. Dean Lewis, qui va arriver côté pour vous sur Énergie. Dans un instant, c'est Dr Marco qui vous parle. Je vais vous donner plein de trucs sur le corps humain, mais vraiment des trucs hallucinants. Vous allez apprendre des trucs, vous allez pouvoir vous la péter aujourd'hui en disant hey, « tu as vu, je suis au courant de ça, moi. Euh, » Et je vous explique cette sensation déjà vue. Je vous l'explique euh, le pourquoi du comment. Un sur les routes, Aurélie, ça dit quoi Alors, ça dit qu'un accident s'est produit sur le 400 à hauteur d'Overace en direction de Namur. À la bande de droite est bloquée, vous perdez une heure à partir du carrefour Léonard. Autre accident sur le ring extérieur de Bruxelles à hauteur de Strombeck et Bever. À la bande centrale est bloquée sur le ring intérieur des ralentissements. 26 minutes en plus entre Houlart et Grunendal. Prudence, euh, il y a aussi des ralentissements entre Grunendal et Waterloo. 14 minutes en plus et puis au sud du pays comme tous les jours comme tous les matins sur le 411 entre Stock et Mr. Peniche ça bloque hein, vous perdez 37 minutes. Mmh. The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 It'll be alright So I still look back at all the messages you'd sent And I know it wasn't right But it was fucking with my head And everything deleted like the past year was gone And when I touched your face I could tell you're moving on But it's not the fact that she kissed him yesterday It's the feeling of betrayal That I just can't seem to shake And everything I all tells me that I should walk away But I just wanna stay And my friend said I know you love her but it's over mate. It doesn't matter, put the phone away It's never easy to wait Let's forget to arriver dans un instant. Bonjour mon Quentin, tu peux faire un bisou Tu sais mais a pas de souci. Oui. bonjour bonjour Quentin, on va se retrouver tout à l'heure à midi. Oui, ah, Tangui qui vient de passer mon Tangui, il faut qu'il vienne à un moment donné il y a une émission derrière ouais, quand même. Ah, il il, il arrive au Guy. courant. Oh. Oh. Oh. Tu crois qu'on va faire jusqu'à 10h ou quoi je suis là j'arrive. Tu draguais, il draguait une, une collègue. Mais tout je l'ai vu. Tout. <rire> si, je l'ai vu, <rire> je t'ai vu, il y a ma copine qui écoute la radio. C'est pas grave, <rire> tu draguais mais gentiment. Mais pas du tout, pas du tout. Et ben il a mis un c'est marqué TBT, très beauté ouais euh... très beauté c'est je, je te très, le dis très beau tanguy en fait très beau tangu ah, ouais ah, voilà ouais. très beau tanguille. merci en fait ce euh, prano euh, au énergie music on ouais. a vu ce, ce TBT et apparemment en comorien ça veut dire quelque chose mais je peux pas le dire parce que c'est un petit peu un euh... et <coughs> Il ah, n'y a ah, pas d'enfant qui écoute Un peu ham ham Oui un petit peu ah, ham Ah d'accord Ça veut dire je me fais toutes les filles Mais je ne le savais pas du tout Ah d'accord C'est un peu ça Il te va bien finalement C'est ce, ce <rire> tu... tout à fait ça Il demandé où, il l où tu l'avais acheté Oui exactement Ils ont <rire> même fait des photos Je te jure rien que du pull Mais c'est vrai, vrai Non parce qu'apparemment Le TBT en comorien C'est un truc où tout le monde rigole de ça ah. euh, C'est une expression Et, euh, voilà. et qui fait des photos de mon t-shirt <rire> C'est génial Tanguy pipon avec son suite C'est terrible Tanguy qui arrive pour l'appeler Liste partagée à partir de 9h Vous aller faire la vôtre aussi Energy.be tout simplement euh, Avant de se quitter J'ai des petites infos pour vous Et je vais vous expliquer Pas mal de petits trucs Sur le corps humain Notamment à votre avis Quel est le muscle Qui est le plus actif De la journée de notre corps Les yeux Les yeux ouais tout à fait C'est vrai ouais ouais c'est le, le muscle oculaire je euh, Le truc qui s'occupe Tu vois de la mise au point De notre vision Ça peut bouger Jusqu'à 100 000 fois par jour C'est oh, vrai C'est ouf hein Waouh Je regarde en oui, mais c'est vrai On il... il... ne voit, il... on voit, on on voit, on voit plus, Mais quand tu penses, c'est vrai hein quoi, ah Ça bouge beaucoup, ouais, bah ouais. Bah on s'en rend pas compte quoi C'est ça qui est dingue euh, Notre cerveau peut lire jusqu'à 1000 mots par minute Il ah. bon, faut, faut lire des bouquins pour ça hein, Déjà pour commencer ouais, Moi mais déjà moi, pour un petit mis, livre, euh, euh, je galère C'est vrai, ouais, j'achète déjà j'aime lire moi, ouais, <rire> <rire> moi je lis des BD Ou Petit ours brun Alors sachez-le qu'on n'a rien à envier aux serpents Tu sais qui changent leur peau là, qui ouais, se renouvelle ouais, la peau, qui mue, qui mue. on va perdre dans une vie 18 kg de peau. C'est où, c'est dégueulasse. C'est officime. Tu, tu vas ouais, faire un ouais. régime Tifany On oh, oh, oh, oh, <rire> ouais. ta peau. Eh Et ta peau. Mais... <rire> <Retire ta> peau. <rire> peau. C'est <rire> dingue 18 kg, c'est beaucoup quand même. Ouais mais c'est j'ai ah bon, quand hein. tu te... ouais, ça. Enfin... Et quand ouais, fait... des pellicules ça fait combien de kilos en plus? <rire> à mon avis c'est compter dedans. C'est compter dedans. Euh, on va parler de l'ADN. Incroyable, vous allez halluciner, on partage 50% de notre ADN avec la banane. Avec la banane? Banane! C'est vrai? Ouais, c'est ouf mec. Ça veut dire quoi, on partage 50% de... De l'ADN. L'ADN, tu vois ce que c'est Ouais, ouais Et eh ben voilà, 50% de notre ADN est en commun avec la banane. Surtout que... 50% de l'ADN d'un homme. <rire> oui, ben oui. Pardon, oui. c'était nul. Ah, okay, non, non. Un homme, un homme, euh, un homme, euh, un homme euh, garçon, quoi. Oui, d'accord. Enfin, voilà. 5 euh, euros C'est <rire> ouf, quand même, une banane. Qu'est-ce qu'il a en commun, une banane, avec moi J'ai réfléchi. Ouais, T'as rien de commun avec enfin, une, une banane si, en fait. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. D'ailleurs, ça fait longtemps qu'on m'a 5 euros aussi pardon 5 euros désolé ça va ils sont à ils sont l'école les enfants Quoi et tu passes la barre des 100 euros Marco on... ouais <rire> euh, on va parler du cerveau encore on est une centrale électrique les gars je vous jure on pourrait allumer avec notre cerveau, en utilisant la puissance électrique de notre cerveau, une ampoule. Ouais, je sais, Mathilde, elle, le fait dans son film. Eureka <rire> C'est du cinéma, ça. C'est oui, pas vrai C'est pas vrai. Non. On crée, on est des créateurs de dingue, hein, mais un truc de fou, mec, j'ai vu le chiffre, j'étais choqué. Toutes les 13 secondes, on crée plus de cellules que la population des états unis ah, 25 vrai. millions de cellules sont créées chaque seconde. Hallucinant. Incroyable. Incroyable. Ouais. Ça pouvait être comme ça sur mon compte en banque. <rire> Chaque seconde, 25 millions, je prends, moi. Il n'y je... a pas de souci. Euh, Qu'est-ce que j'ai d'autre aussi pour vous Le muscle le plus, le plus puissant du corps, le plus puissant, le plus balèze, c'est lequel Euh, à part la banane le biceps le biceps non non le, le biceps. biceps non c'est dans la bouche la, la langue. langue la langue non c'est la le, le muscle masséter euh qui est le plus fort en fait c'est celui qui permet de mastiquer tu vois le truc 25 kg au niveau des incisives 90 kg au niveau des molaires oh ouais. on, on peut bouffer un zèbre à, comme ça à, <rire> à, à, à bouche ouverte <rire> et pitbull quoi le pitbull ouais. c'est ça le nombril ah oh, le nombril le beau nombril le petit trou qu'on a au milieu ouais. et bah c'est une forêt tropicale les gars sachez-le en proportion on a autant de bactéries dans notre nombril euh, une colonie mais des centaines des centaines qu'une que peut avoir une forêt tropicale ah oh. incroyable ouais tangui mais c'est un truc de fou parce que Allez, on a fait le test hein, ici à la radio Tous les hommes, ils ont une petite plus dans leur nombril ouais. Et pas les femmes C'est l'usine à coton ouais. C'est dingue, hein ouais, ouais. C'est fou, on devrait faire ça, le, le... coton je suis... de challenge Je je suis une femme <rire> Coton de challenge, tu vois, chacun doit montrer son, son petit coton que... ah ouais. J'en ai, ai. Il, Il a une chaussette complète Ah non, j'en ai pas aujourd'hui Non, j'en ai pas aujourd'hui, je suis ouais, une femme Ouais, mais c'est parce qu'il est trop tôt, c'est en fin de journée euh, J'ai les deux petits derniers pour vous On peut discerner 10 millions de couleurs différentes avec nos yeux 10 millions je dis, est Déjà, est-ce qu'il y a autant de couleurs des, des, ah, des nuances. nuances. Des nuances, moi bon, puis allez je finis avec ça quand même cette sensation de déjà-vu, on l'a tous eu, ouais. tu sais dans ce coup tu, tu vis une scène et tu dis oh, c'est trop bizarre, j'ai l'impression que j'ai déjà vécu Parce ce truc. Parce qu'on l'a rêvé ça. Parce qu'on a déjà vu. Et eh ben non, c'est dû en fait à un truc, c'est que le cerveau encore une fois nous joue des tours, ça va très très très très très vite et en fait, si tu veux, c'est que l'information arrive en nanosecondes tu vois le truc qui trop vite avant même que tu aies pris conscience du truc. Donc genre là par exemple, je regarde l'écran d'ordinateur, sauf que mon cerveau l'a déjà vu lui, tu vois. Et donc du coup, ça te donne cette sensation de déjà vu Ah donc c'est quand ton cerveau est un peu fatigué et Exactement est, Comme si un ordinateur bugait en fait Tout ça, à ouais. fait, c'est vraiment ça Et, euh, et c'est vrai que la fatigue n'aide pas non plus Et donc clairement, c'est que tu as eu l'information Avant euh, avant d'en prendre conscience en fait ah, C'est voilà. ouf, ouf Donc en fait, c'est pas vous l'avez pas déjà vécu Vous l'avez pas déjà vu, c'est juste que le cerveau était plus vite que vous Alors, ce... Et alors, pour certains, je peux te dire, il va même bien trop oh, <rire> vite. Moi, j'ai déjà tout déjà vu. <rire> Et alors, la puissance d'un poil plus bien, je vous en parle vite fait. Ça ne fera rien du tout. Mais alors, ça peut vous faire fermer un resto en moins de deux minutes. <rire> Avant au solaire, sur énergie, on vient juste après pour se dire au revoir. Est-ce que quand tu es en train Cada día cono levanta brilla como el sol su vestido de seda calienta mi corazón como en una novela en la televisión eh, me a ti bailemos juguemos eh. acércate oh. porque mi cintura necesita tu ayuda no lo Y no la puedo controlar Creo que mi cintura bajamos a la playa para así practicar pronto por la mañana y así no hay nadie más cuando bailo contigo tu cuerpo me da calor si besito mi fruta de la pasión eh. Si tu ayuda no lo tengo en las venas y no la puedo tout de suite, on vous offre la Nintendo Switch quand même gagner votre console Nintendo Switch dans le 6.9 sur énergie allez la petite dernière Nintendo Switch à vous offrir on remercie encore très très fort game-lord.com qui nous a offert ses consoles les petits chouchous j'espère qu'on fera d'autres trucs avec vous euh, avec Game Lord ils sont très sympas en plus l'équipe euh, ouais, cool très très sympa Nintendo Switch la petite dernière allez on appelle vas-y tu peux compositions du 2, 3 c'est parti <rire> <rire> Tiens, toi, toi, tu sais ce que j'ai envie de faire à une prochaine foire la foire de enfin, la l'ége elle j'ai fini mais la foire de n'importe Quoi. Je te mets dans un manège et tu fais les voix oh, là ouais, j'adorerais Allo, bonjour Bonjour, <rire> bonjour. <rire> ouais. C'est comment ah, ton, <rire> ton prénom J'ai rien Pardon, Pardon Ben non euh, Do you speak French <rire> <rire> tu Ah, je l'ai que flic faut non, non mais, on n'a pas compris Comment tu t'appelles Carole Ah, ah. Ça parle français quand même Mais oui, ça <rire> parle <rire> français Carole, Carole, ce matin, tu as une chance extraordinaire Ouais C'est de carole <rire> tu en as ah ouais, de la chance ça. Carole, 9 h 5 je t'annonce une bonne nouvelle Tu en repars avec une Nintendo Switch Bravo Bravo, Carole mes Bravo, Carole Tu vas faire... Tu... Qui ça Mes enfants Ah bah oui, je me doute bien, c'est pour les petits bouts Comment ils s'appellent À les quatre alors il y a Gary, Alex, Loïc et Erin Ah oui bien, on peut monter oui. une équipe de hockey et <rire> euh, <rire> <rire> eh ben écoute Carole, tu leur feras des gros bisous Et euh, eh ben c'est Noël, avant Noël Tu peux leur ah, filer ouais. la Nintendo Switch Le week-end, ils vont être très oui, contents aussi, en tout cas. Avec en plaisir, tout cas. gros bisous Carole Gros bisous, ah, bien bisous. bisous. Salut, bisous, bisous oh. Il est 9h05, les copains, c'est fini oh. Oh. Mais on revient à lundi Un excellent week-end Les fifous euh, Soyez patients Sur les routes aujourd'hui Ça va être un peu la galère Avec euh, la la les gilets jaunes Le gang des gilets jaunes, <rire> des gilets jaunes. Bon week-end tout le monde Et n'oubliez jamais On fait la fête Et à Matata. Kouda Matata, Matata Ces mots signifie Que tu à ta vie Sans aucun souci Bisous, bisous tout le monde, à lundi Et bon déménagement Ah ouais, bon, ça va être une belle Je suis sûr qu'à un moment donné, ils vont l'oublier dans une caisse. quest ouais. ça veut dire Ça va être une paire en fait, ouais, Ça veut dire genre une grosse paire de manches. Non, non, ça veut dire autre chose. Non, ça veut dire une paire de manche quoi Comment on dit remonter euh, ses manches oh oh ouais, ouais, ouais, ouais, On va s'arrêter là. Plus au micro, s'il te plaît. Ouais, tu... non. <rire> Bisous Aurélie Bisous. Bon week les gars. Bon week-end bon week bon week bon tout le bon monde. Bisous les fifous, vous aime et à... Le 6 revient. Lundi, dès 6 heures. Dès 6 heures sur énergie. C'est le 6 qui vient te réveiller. Chez Carrefour, nous pensons que tout le monde a droit au meilleur. Même ceux qui se font toujours surprendre quand ils débouche le champagne. Oh, flûte Alors jusqu'à mardi, dans tous les magasins Carrefour, notre champagne Louis d'Aumont cuvée classique est en une bouteille plus une gratuite. Carrefour, on a tous droit au meilleur. Notre savoir-faire se déguste avec sagesse. Allez, c'est parti Place à la playlist partagée. Aujourd'hui, c'est Gu... Euh, Gu... Gu... Gu... Je sais pas comment on prononce ça. Je connais pas du tout ce prénom Guilherme je pense Qui a fait sa playlist Partagée sur NRJ.be Il dédique ça à, à sa soeur Qui est euh, trop loin de lui Et qu'il aime fort oh, C'est très mignon Il a choisi Ariana Grande Et Shawn Mendes Qu'on écoute juste après trying, Pete, so Wish Be patient Let it from the drama Only one to do